Bon week-end, j'espère que tout s'est bien passé pour vous Alors je vous préviens, je crois que 80% de la France va avoir un temps Abominable toute la semaine oh là là Il là va là pleuvoir là tous les jours cest qu'on est passé de sécheresse à la fin de la semaine, on va commencer à dire trop d'eau et il y a des mots comme ça qui ressortent régulièrement comme le mot de ce week-end qu'on a entendu le mot je dirais number one qu'on a entendu sur toutes les télés manifestants manifestants manifestants manifestants manifestants manifestant. des manifestants c'est manifestant. manifestants des manifestants des manifestants des euh, manifestants voilà mais heureusement il y avait un autre mot beaucoup plus cool qui allait avec des casseurs des casseurs casseurs d'un côté c'est casseurs ce on appelle très clairement des, des casseurs euh, des agrégats de, de casseurs. casseurs casseurs casseurs et oui, et oui des agrégats des Je vous laisse regarder dans le dico. Alors attend... c'est de la filoutrie je, je crois que ça fait partie des choses que j'ai jamais dit de ma vie. J'espère que vous avez donc passé une bonne journée dans l'émission aujourd'hui beaucoup de choses 10000 euros peut-être à gagner ça vous fera du bien avant Noël. 7 10 12 par SMS météco au début de votre message pour bien démarrer la semaine je vous ai mis du 2000 du 1000 dans les enveloppes du 10000 du 500 en gros je vous explique le principe si vous voulez nous rejoindre vous ne nous connaissez. pas bien. Chacun a une enveloppe à l'intérieur de cette enveloppe de l'argent trouver la bonne personne et gagner le montant de l'enveloppe 7 10 12 par SMS mettant koyo au début du message. Je reviendrai dans un instant sur les manif. Pour en parler. Ah, on ah, peut oui, pas, là, on, là, on là, ne peut oui. pas passer à côté ce qui s'est passé. l'événement voilà, les pavés qui ont été décrochés, oh, des champs évisés. Enfin, je l'ai tweeté ce weekend, je, je disais que moi quand j'étais en, en scooter, je trouvais que ça faisait mal au cul et ce pavés, là c'est là <rire> ah, vrai voilà, euh, Quelqu'un qui m'a entendu une fois passer en disant ah, j'ai mal au cul, bon, on va lui faire plaisir, on va enlever les pavés." Nous aurons les champions du monde de l'actu dans un instant avec euh, vraiment des le secret de Claude François enfin révélé restez avec nous vous le saurez dans moins de 3 minutes quelques infos une naissance dans le métro La disparition des spermatozoïdes Il sera en parler Nous reviendrons sur des sextoys Et ça fera plaisir à Jean-Pierre Pernault Des sextoys français ah, L'artisanat oui, Mais oui monsieur, le petit artisanat local C'est <rire> fini les trucs made in Taiwan On fabrique français monsieur Avec le petit drapeau bleu blanc rouge Et bientôt ils vont mettre le son, ça fera cocorico Vous verrez, on en parle dans un instant Donc 10000 000 euros à gagner Nous reviendrons sur le top des départements les plus chauds de France C'est un journal qui a recensé les départements les plus chauds Où on achète justement le plus de vibromasseurs en France d'accord C'est le journal okay. Le Point Rien de sexuel <rire> là-dedans C'est pas une vanne, aucun lien <rire> Mais je vous assure que c'est Le Point qui a sorti le sondage Nous reviendrons sur les habitudes des français Qui irritent le plus les touristes qui viennent en France Il paraît qu'on est pénible et qu'on a des petites habitudes pénibles ah bon Nous aurons la compile de la gastro Parce que l'aller de retour, c'est oui. la période ah ouais. Le débrief tout à l'heure avec Jean-Marc Généreux Qui débriefera danses avec les stars Mais il faut que je vous parle d'autre chose cette fois que là, je vous parle de ce qui s'est passé ce D'abord deux choses, notre président de la République Qui a écrit un tweet sur les, oh. les, les choses qui ont été cassées Sur les Champs-Elysées oui. Et Macron a tweeté Honte à vous Il a toujours 40 ans, notre Président Non, non, non, non <rire> pas, pas, pas, je, je pas. sais pas. Moi, je m'attendais, honte oh, à vous, il manquait que le tonnerre et la foudre <rire> s'abattent sur vous Honte oh, à vous Vous serez maudits sur quatre générations Et <rire> alors, il y a le préfet, donc c'est Michel Delpuech. Ouais. Delpuech. Pas Michel delpêche On dirait que ça te d'aller sur les Champs-Elysées On direct que ça Non, Michel Delpuech, qui vendredi a fait une déclaration à la presse, écoutez-moi bien, C'est un visionnaire. Écoutez, il explique qu'on Ah nous... c'est un voyant. Ah mais c'est écoutez bien. Le dispositif de protection centrale qui sera en place qui ne permettra euh, aucun passage tient à le préciser le sur les pas, champs élysées de... autour des Champs. sur le bas le des Champs-Élysées, sur pays. le bas des Champs-Élysées à partir du rond-point des Champs-Élysées, c'est-à-dire le bas Rien. des Champs-Élysées, y compris la Concorde. Bon, ça ne passe pas. Ouais. J'ai envie de dire. C'est pas grave. <rire> Allez Allez Te prends pas la tête Monsieur le préfet Allez Michel Allez Allez Michel <rire> Allez pense pas Michel Ne pense plus à rien Rien, rien, rien, allez, Michel. rien. allez Michel Allez Michel <rire> Allez est, euh, Eh bah non Parce que le demain C'était samedi Donc ça n'a <rire> pas été mieux non. Du tout euh, ouais, Alors moi je voudrais Imaginer ça en film Ça marche mieux Vous allez tout comprendre Imaginez le préfet de police Qui est devant les manifestants Et qui dit comme Gandalf <rire> mmh, Ne pas la meilleure conclusion, je pense, c'est dans le film des années 70, coup de tête avec Patrick Devers. Vous vous souvenez de ce film Imaginez, ça peut être pareil, il y a le préfet qui dit ça passera pas et il y a un mec qui dit bah si là, ça peut passer. Il passe pas là, il passe pas petit con, moi Il passe pas Là, il passe. Il passe Ah, là, il passe. Il passe Là, il passe. C'est le petit connard Montrez-moi s'il passe Il passe Regarde-moi ça, s'il passe Là, effectivement, il passe pas il passe. Mais là, il passe Il passe, là, hein oui, il passe là. Là, il passe Je le préfet, il passe là. Il passe Eh oui Je vous avais dit, <rire> eh, vous avais dit il passe présentation de toute l'équipe ils étaient sur les Champs-Élysées ce week-end notre réalisateur mais pas pour les mêmes revendications pour l'augmentation du happy hour trop cher tout ça c'est vrai c'est notre bichette Notre réalisateur bonsoir. qui est avec nous bonsoir il n'était pas content ce week-end lui aussi lui aussi était sur les Champs-Élysées Mico le prix de Pépito A pris 4 centimes une honte si ça continue comme ça il sera obligé de se mettre au granola et ça il refuse catégoriquement c'est Mico qui est avec nous bien dit mon ami c'est honteux Week-end de rêve pour notre productrice stouf le weekend les Champs-Élysées pour elle c'était un peu comme aller chez Disney pour un enfant ah déco matraque et l'odeur de lacrymo au petit matin ah tout ce qu'elle aime ça vous ça, ça vous requin qu'une quadra ah, c'est ah, sauf ah, déception pour Jeff il est allé sur les champs, il a vu à la télé qu'il y avait des feux pas de chance, il est allé pour un barbecue géant, c'est le seul mec qui est passé sur BFM télé avec 25 kg de chipot et de merguez quelle déception c'est mon Jeff oh. Oh. Oh. et enfin lui n'a pas osé aller sur les champs d'Elysée ce week-end il a vu les images et il s'est dit oh putain de pire en pire le Black Friday tout ça pour des soldes yeah. ce qui est con Bordas merci d'être avec nous j'espère vous passer un bon moment dans un instant les champions du monde de l'actu ne pas rater avec pas mal de choses restez là voici Georges Ezra homegrown alligator see you later gotta hit the road gotta hit the road the sun and change in the atmosphere architecture unfamiliar I could get used to this in the yellow and green stick around and you see what i mean there's a mountain tongue I'm dreaming of if you need me you know where i'll be I'll be riding shotgun underneath the horse sound'm feeling like someone I'll be riding shortgun underneath the horse i'm feeling like someone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 That I'm dreaming of If you need, need, know That I'll be I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like someone I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like someone We got two in the front Two in the back and you'll see what i mean there's a mountain top that i'm dreaming of if you meet me you know where i'll be i'll be riding shotgun underneath the horse i feeling like a someone i'll be riding shotgun and i'm beneath the sun sur énergie. Merci de nous avoir choisi. J'espère que vous passez un bon moment et que vous êtes en pleine forme. Dans un instant, donc nous parlerons des spermatozoïdes. Il y en a de moins en moins, c'est une véritable info. C'est vrai Chez qui ben, chez tous les hommes. Ah ah c'est ouais? je vous explique tout ça dans un instant. Ah oui, oui vous pouvez ah vous pouvez parler à ah, vous pouvez regarder votre entrejambe les gars et faire euh... Ah, ils sont plus là, c'est pas une vanne. Voici le premier <rire> champion du monde. Premier <rire> champion du monde de l'actu. Premier champion du monde de l'actu les gars j'ai mon micro qui fait un bouc C'est normal ce bruit Je crois que c'est le bête derrière non Non il y a un truc qui fait... C'est mon micro qui fait des bouc ouais. Non Ça c'est pas l'info je vous l'ai si vous m'écoutez c'est moi C'est J'ai l'impression que mon micro fait bouc Moi j'entends pas moi Moi j'ai l'impression que quelqu'un écoute de l'optique très fort quelque part Oui est-ce que quelqu'un est que quelqu écoute très fort quelque part On est quand même dans une radio merde Un petit silence On passe Voici le premier champion de, du monde de l'actu C'est Claude François, je vous explique pourquoi Michel Drucker était sur LCI Il a fait une confidence sur les techniques hallucinantes de Claude François Pour paraître toujours jeune Malgré le temps qui passe alors Je vous le dis tel quel, c'est ce qu'a dit Michel Drucker Il a dit, Claude François C'est mon il était bien givré Il faisait une fixation sur l'âge Il se pesait tous les jours et ouais, il voulait être mince, oh, Michel il est pas mieux non plus Il fait du vélo tous les jours pour rester mince et, et il voulait toujours plaire aux jeunes femmes Claude se faisait venir une espèce de sérum Sérum à base de testicules De taureau humain De testicules de taureau humain ah, Taureau humain mais pas Moi, la, la question que je me pose c'est Qui va aller piquer avec une serinde dans les couilles d'un taureau <rire> Moi j'y vais pas Moi, je, vais C'est pas tellement celui qui se l'injecte C'est qu celui mais qui qu va le imagine... prélever ah, ah, Mais c'est ça qui me fait peur Je confirme, c'est donc à côté que les mecs mettent la microphone ouais. Excusez-moi, excusez je vais donc intervenir Si ça ne vous dérange pas Pardon, ah. On est en live Laisse la porte ouverte vous si vous vous fond. Fond. Il y a des gens qui travaillent Bah voilà. mais qu'est-ce que c'est enfin Tu bosses trop chill. Ouais, ça du son. Mais enfin là. parce que ça se passe pas comme ça <rire> chérie, non. FM, c'est beaucoup plus calme. Tu continues plus. Comment enfin mais ça continue, il ne m'écoute pas, Marc-André Clément son sour. Deuxième info. <rire> c'est David Lerman, le mec à 30 ans, il est arrêté pour exhibition sexuelle, vous savez comment il faisait Euh, non. Non. Il attendait tranquillement que la postière Vienne lui livrer un colis oh non. Et il lui ouvrait la porte totalement nu En disant bonjour de la Et le gars était tout nu Oui à la, à la DSK Excuse-moi je prenais ma douche Mais il est 15h30 et alors je prends des douches quand je veux C'est fantastique Moi je me dis que le jour où elle va lui livrer un drone Bim circoncision gratuite Super champion du monde de toute catégorie Aní Dalgo la mère de Paris samedi 17h4 oh. c'était chaud sur les Champs-Élysées C'était, on en parlait sur toutes les informations Tout le monde disait qu'il y avait des problèmes Des casseurs, des casseurs, des casseurs d'un côté des oui, casseurs, on Mais oui, mais oui, les casseurs bien. Plus des manifestants manifestants Manifestant. Manifestant. Et là, Anne Hidalgo envoie un tweet Et si vous profitiez du week-end pour braver le froid Et venir admirer les superbes illuminations Des Champs-Elysées inaugurées non. jeudi soir Hashtag ah, Champs-Elysées, hashtag Paris Hashtag ah, Noël, #Noël hashtag ah, m'intéresse pas à l'actu Hashtag tweet programmé, hashtag j'ai bien l'air con ah, Et donc ah, le tweet a été enlevé Tout de suite ah, bah, tu Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont lui dire Anne, ah, il tu les infos avant de fruiter les conneries vrai que tu, tu regardes ce qui se passe j'adore j'adore je pense que pour elle elle' a peut-être pas compris c'est dit les gilets jaunes c'est des millions les cRS des plaies mobiles elle s'est dit les champs- ellysées c'est toyizar c'est Noël qui s'amuse elle est bienvenue sur énergie merci d'être avec nous ah c'est pas de bonne où sont les spermatozoïdes l'enquête va arriver dans un instant nous aurons le top des départements les plus chauds de france c'est vrai de vrai peut-être que vous êtes dedans vous qui m'écoutez merci à très nombreux 7 10, 12 par sms pour gagner jusqu'à 1000 euros au cashcashi Si vous trouvez la bonne enveloppe, il y a des sous à faire. Merci d'être avec nous, on est lundi. Je sais pas quoi tu t'attendais Avec moi il a pas d'histoire de C'est juste un ami A ah, qui tu veux faire avaler Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous Ensemble on est stylé C'est pas une question de fidélité Le problème ne vient pas de nous Les hommes je les connais, j'ai moi-même dit de l'autre côté, et oui, je fais du mal, à je ne sais combien de fois mais j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme, je te dis que j'ai fait du sale, à je ne sais combien de fois mais j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Moi suis ritue et joli avec encore un joli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les affoger. Avec le temps tu en mieux que ça baloter, ils veut pas de me méfier. En femme il et demi dieu si je t'ai vu je suis jaloux Quand j'aime je suis jaloux Si je t'aime je suis jaloux Et je suis jaloux Baby, tu l'es tu l'femme de, de quelqu'un qui brise sur ta main veut dire que tu m'as partagé Ski brille sur ta main, veut dire que tu m'appartiens Je sais toujours pas quoi tu t'attendais Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis Je sais toujours pas quoi tu t'attendais Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit soit pas narrive non, méfie-toi de tout De tout et de tout le monde En commençant pas à sex -opposer. Si je te dis méfie-toi de tout de tout et de tout le monde saitest que mon pour profil par arriver oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes et j peur que tu deviennes mon retour de flamme ma suis tu es jolie encore un poli plus hommes sont embêtés interdit de les approcher avec le dentuon belly des mieux que ça paloter veut pas de me méfier homme femme il si je t'ai vu je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux Mon bébé, du er det mien T'es la femme de quelqu'un Qui brille sur ta main Ves dire que tu m'appartiens yeah. Je suis jaloux Je suis jaloux mmh. Mmh. Même si j'ai confiance en toi Quelles sont les manies françaises Que les gens détestent à travers le monde On en parlera tout à l'heure Nous aurons le top des départements Les plus chauds de la région La compil de la gastro Je dis en te plaisantant Mais faites très attention à aller de retour Et c'est jamais très incroyable non, non, Elle n'est pas contente ouais, C'est assez, assez rare hein. On n'aime pas beaucoup ça Jean-Marc Généreux fera le débrief Et puis pour tous ceux Qui ont fait des débordements Malgré tout un petit nombre Par rapport au grand nombre de manifestants Dans toute la France ouais. Il y a toujours un petit nombre De casseurs, de trop du cul De gens qui n'y connaissent rien Le hashtag sur Twitter C'est quoi, Bordas Je savais que j'aurais pas dû. Voilà, c'est bien. C'est le petit hashtag, je savais que j'aurais pas dû brûler des trucs sur les champs. Je le savais. Oh. Je savais que j'aurais pas dû envoyer ce tweet en disant Joyeux Noël alors qu'il y a une manifestation. <rire> hashtag, je savais que j'aurais pas dû. On revient dans deux minutes. Elle a gagné la somme folle de 50 000 euros en écoutant Énergie. L énergie. Karine, mmh. Énergie t'offre 50 000 euros. Cash pour toi, ah, ma petite ah. Karine. 50 000... Attention, la playlist suprême est de retour dans quelques jours sur Énergie. Avec encore une fois, 50 000 euros à gagner. La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon, avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches, ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles expédiés par Amazon. Voir les conditions sur Amazon.fr. Sephora. Le Black Friday, c'est complètement dingue chez Sephora. Et ça se termine ce soir. Nos parfums et coffrets parfums sont toujours à moins 30%. Oui, oui, vous avez bien entendu. Oui. C'est le moment où jamais de céder à vos envies parfumées. Moins 30%, ça ne se manque surtout pas. Il ne vous reste que jusqu'à ce soir pour profiter de notre offre. Après, il sera trop tard. Alors, à tout de suite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr Sephora, au cœur de la beauté la fois responsable magasin, livreuse et commerciale, elle sait tout faire. Elle, c'est Josépha, Josépha Yance, artisane céramiste et son nouveau Citroën Berlingovan, équipé de 20 aides à la conduite et du véhicule utilitaire de l'année 2019. Nouveau Citroën Berlingovan, comme vous, il sait tout faire. Pendant les jours pro, profitez-en à partir de 139 euros par mois avec Cabine Extenso offerte. Citroën. Crédit bail 60 mois 75 75000 km premier loyer 2909 euros, offre d'un cumul de taxe réservé aux professionnels valable jusqu'au 30 novembre sous réserve d'acceptation crédit par détails sur citroene.fr téléchargez le ply énergie gratuite sans abonnement avec 150 radios digitales énergie hit music only Gardez le meilleur pour la fin Expression française qui signifie Qu'aujourd'hui c'est le Cyber Monday sur La Redoute Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits Et en plus, moins 10% supplémentaires sur tout le site Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année Avec La Redoute et moi Voir conditions sur la redoute.fr Vous aimez être à la pointe de la technologie DS Automobile présente DS7 Crossback Avec sa suspension révolutionnaire pilotée par caméra Sa vision de nuit par infrarouge, son système innovant ouvrant la voie à la conduite semi-autonome et son équipement IFI immersif Focal Electra, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convient à un essai exclusif 24 heures de DS7 Crossback dans son réseau dédié. Détails sur dsautomobile.fr Intermarché vous propose d'écouter le deuxième à moins 50%. Perdu dans le cosmos, la voie lactée, ses mystères, ses constellations de pralinés, et son chocolat, oh, son chocolat. Jusqu'au 2 décembre chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet de papillotes voie lactée Révillon, le deuxième est à moins 50%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Paquet de 420 g modalité magasin participants sur Intermarché thermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments grâces à les sucrés. chéri on va chez Ikea s'acheter un sapin de Noël euh, Tu veux le mettre où Parce qu'on en a déjà un dans le salon, un dans la chambre, un dans la cuisine. Et la salle de bain Ah bah oui En plus, il ira super bien avec le miroir qu'on va pouvoir s'offrir. C'est sûr, une offre pareille, ça donne des idées. En ce moment, chez Ikea, pour tout achat d'un sapin Nordman à 24,99€, recevez un bon d'achat de 20 20€. De quoi vous faire plaisir pour les fêtes. Ikea Dans la limite des stocks disponibles, voir conditions sur Ikea.fr. Mardi, il est arrivé un truc fou jeanne et alice elles ont vu un péau se poser sur leur balcon mais le plus fou c'est qu'elle mangeait des pizzas larges doino à 7 euros les mardis fous toutes les pizzas toutes les tailles sont à 7 euros 99 prix conseiller à emporter hors signature conditions et magasin participants sur dominos.fr à you to be happier, I want you to be happier, when the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day we're flaming flame the wind, not the fire that we've begun, every argument, every word we can't take back, cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends, then only for a minute ended we're okay now if we jump together at least we can swim far away from the wreck we made then only for a minute i want to change my mind cause this just don't feel right to me i want to raise your spirit.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 fort de coé c'est coé c'est le bifort 17h 18h sur éergie merci d'être avec nous dans un instant peut-être 1000 euros à gagner si c'est ce que vous voulez 7 10 12 par sms mettez coé au début de votre message je vous appelle il y a des enveloppes jusqu'à 10000 euros j'en ai à 2000 à 1000 à 500, une à 5 on a de la chance Jusque là, les toutes petites enveloppes ridicules N'ont jamais été prises vrai. Je crois que je n'assumerai pas, je quitterai le studio Je remonte dans Mais ma voiture si un C'est un jeu, le ça jeu. Un jour. Mais, euh, bah, Si ça arrive C'est le jeu ma pauvre Lucette 5 bah, euros ça fait mal quand même. Euh, merci. Donc 7-10-12 par SMS Tout à l'heure, nous aurons le débrief de Danse avec Lester Avec Jean-Marc Généreux, nous aurons la compile de l'épidémie de la gastro Mais où sont passés les spermatozoïdes C'est un vrai problème, vous le prenez à la rigolade Mais est pas. nous parlerons également des objets de sexe Qui ont été sont fabriqués par des artisans français Oui c'est chez nous La oui. France, messieurs dames, la France est de retour On pensait pas que ce serait avec ça mais bon <rire> Et justement, avant d'attaquer les habitudes des français Qui agacent les touristes, on fait un gros bisou à Mélanie Qui est avec nous, qui habite Toulouse Comment ça va Mélanie salut, Koué, salut tout le monde allume, salut, salut. Salut. Petit bisou rapide très très très rapide. Pour... Je voulais juste vous faire un gros bisou enfin surtout à toi et à Jeff pourquoi parce qu'on vous a vu au One Man euh, à Nantes et c'était vraiment une tuerie oh franchement merci. Mais est-ce que c'est toi qui est venu de Toulouse jusqu'à Nantes oh. ah. Tout à fait. De Anniversaire de mariage, elle a demandé à venir au One Man. Non, cadeau de mariage, ouais. Tu... Oui pardon. C est c est cadeau de... de mariage Toulouse Nantes Nantes Toulouse. C'est fou Tout à fait. <rire> pourquoi premier one, <rire> one man, premier one Man, première fois à Nantes. Euh... Bon, non. je vous passe les autres détails, mais... Oui, euh, ça, je... Euh, euh, je, je voilà, le Mélanie, pas Mélanie les autres premières fois, je, je, je commence à les... Non, non, 17h26, je ne veux pas que mon cerveau euh, s'embraye dans cette direction. Non. Ah, non. Focus, focus, actu, barricade, attendez, je vais me remettre dans l'actu, <rire> bougez pas, bougez pas, ça va faire... Des casseurs, des casseurs, casseurs d'un côté, c'est casseurs, manifestants, manifestants... Voilà, ça y ah, c est, c'est bon, hop, j'ai l'image des premières fois. Je te fais un gros bisou, est-ce que ça t'a plu Merci. Ah ouais, c'était vraiment une tuée. On a un quotidien pas facile vraiment tous les jours et et franchement ça fait vraiment du bien de vous entendre à la radio Tous les soirs et d'être venu vous voir et on, on a eu l'impression d'être une petite pépite D'avoir vraiment une chance de, de voir un tout petit one man Et de, de t'avoir si près de nous Même s'il est parti bouffer tout de suite après Il bon. <rire> ouais, ouais, est parti bouffer juste après ouais, bah, ça bah, oui, enfin, il faut bien un peu je, te fais, je te fais un gros bisou Mélanie Je t'embrasse fort <rire> ouais, C'est adorable ce que tu viens de dire C'était fantastique parce que c'était une salle Il y avait deux spectacles, on en faisait deux l'un après l'autre Et imaginez, tu joues La salle est pleine, tu sors, les gens ils te suivent pour faire les photos Tu repasses par derrière, tu reviens sur scène, elle est à nouveau remplie Qu'est-ce que c'est ce tour de magie Les habitudes que les étrangers en France Détestent le plus chez les français Je l'ai dit, vous me dites ce que vous en pensez ok Faire la grève, quand ils supportent pas ça chez nous C'est un droit que que Jouer veux. à voilà. la pétanque oh, oh, C'est sympa hein. la pétanque voilà, ouais. Arriver en retard, c'est très français mmh. Boire du thé dans des bols Ils ne comprennent pas, je n'ai jamais bucté dans du bol, dans bol Tout tremper dans du café Ah, si, ah si, si, oui, bah, ça... oui, ça ah, c'est Enfin tout, tout, tout, tout, du pain surtout trempe pas tout dans bah, le les café Les croissants <rire> oh, Surtout si c'est très chaud L'apéro, ils ne comprennent pas non plus oh Les spécialités culinaires bizarres Genre les cuisses de grenouille les escargots, ils ne s'y font Oh écoutez, je vois qu'il y a de bizarre À manger les intestins de cochon <rire> La baguette, ils commencent à en avoir marre Les mathématiques et la mathématique des bises 2, 3 ou 4 selon les régions C'est vrai qu'il y a des régions où on fait 2, on fait 3 ou 4. C'est vrai, sauf là, si la personne est moche C'est rage demain main Bienvenue sur Energy <rire> Jusqu'à 10 000 euros à gagner dans un instant Le zap télé de Mico, de quoi on parlera On aura du micro qui marche pas et des faux rires A tout de suite, merci de nous choisir tous les soirs 17h, 20h, 18h, c'est en public That's the price you pay Leave behind your heart. 50% en moins de de spermatozoïdes. <rire> De préservatif ouais. 50% moi je vous donne lafo avant de vous offrir jusqu'à 10000 euros 50% depuis les années 40 ça chute ça chute ça chute ça chute ça chute ça chute c'est dû à quoi là, ce qu'on mange alors qu mange. un petit peu ce qu'on mange les, les, les perturbateurs endocriniens les ordinateurs les téléphones portables les téléphones que l'on met la dans la poche. les poches ah, oui. toutes ces choses là ne sont pas bonnes pour avoir des enfants c'est pas bien bah vous savez quoi cette étude est sortie le chiffre fait un petit peu peur mais moi je voudrais remercier avant de vous offrir 10000 euros ceux auxquels on ne pense jamais comme dans un spectacle celui qui a mis les câbles ou qui a mis les lumières mmh. je voudrais que l'on embrasse Félicite le gars qui a compté tous les spermatozoïdes depuis 1940 oui。Bravo, Un par un, d'année en année Il est comme les hôtesses de l'air Il est avec son petit clic-clac et il est là Clac, clac, clac, clac, 1,200,000,000,000 cent Et t'arrives, tu lui dis 2, 4, il fait Ah ben voilà, j'ai plus qu'à recommencer Ah ben merci beaucoup Tu veux dire comme ce que tu fais dans les avions Oui c'est ça hein Salouf. Tu fais quoi comme métier Je compte les spermatozoïdes Bravo, beau métier de branleur Attention, <rire> c'est moment de vous offrir 10 000 euros, vous avez tous votre enveloppe ouais, oui. oui, oui je sais pas où est la mienne, elle là Nous appelons quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12, je rappelle le principe, si vous voulez jouer avec nous et gagner de l'argent, uniquement par SMS, 7-10-12, en mettant et devant, sinon je ne peux pas vous appeler. Impossible, nous avons Hélène en ligne, bonjour Hélène, comment ça va Je m'appelle Coé, Non, c'est pas vrai. Si, mais j'ai pas pu finir, on est sur Energy. Super, super. Comment ça va la petite Hélène Ça va bien et vous Ça va super, qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu as passé un beau week-end Ah, J'ai passé un très bon week-end Je suis euh, assistante de vie Je travaille auprès des personnes handicapées Très bien ma belle tu habites, ah, tu habites... Je habites trop contente Tu habites dans quelle ville Montpellier Est-ce que tu es prête à me choisir la bonne personne Nous avons des enveloppes avec plein de sous à l'intérieur Du 2000, du 500, du 100 Il y a du 5 Accroche-toi, il y a l'enveloppe ouais, à 10 Mais il y a l'enveloppe à 5 Je te laisse choisir entre Stouffe Jeff, Bichette, notre réalisateur Bordas qui ne fait rien depuis tout à l'heure Nico et moi-même C'est vrai, grosse activité depuis 17h Bordas hein bah quoi Je suis tu choisis toi, quoi Allez contre choix. Allez. je crois des bords, Allez, co Allez, co Allez contre on parlait des 5 euros Mais Ah non, arrête. Bah voilà, fallait bien qu'à un moment donné. Oh là. Hélène Non Oui. Il fallait bien qu'à un moment donné, ça tombe pas puisque c'est 500 euros Ça ça. je vais t'envoyer quelque jour de Noël. 500 euros Pourquoi Tu veux Ah mais je suis trop contente pleure, Pour l'audience, ma chérie, c'est exceptionnel tu pleure, sais pleure. Le, le, oh, là, là. Pour la promo oh, C'est super, merci Coë Hélène, Hélène, merci, Hélène merci. tu sais, les gens qui pleurent Ça remplace tous les gens qui, de temps en temps, des fois, quand ils gagnent, disent Merci, bonsoir ah, voilà, une, une petite larme, ça fait toujours du bien Je t'embrasse fort, ah, tu, as, non, tu as des enfants Merci beaucoup Coë, oui, j'ai 4 enfants Embrasse... oh, Dis donc, il hey, faut acheter une télé ah, comment, ah, comment, ah, comment il s'appelle Alors il y a Camille, Laura, Manon et Chloé. Tu embrasses que les quatre hein. et tu embrasses pour moi les personnes handicapées pour lesquelles tu travailles et je t'envoie 500 euros dans quelques jours ma belle. Merci beaucoup Chloé. Bisou tout le monde. Là. Et écoute nous tous les soirs de 17h, je compte sur toi. Il y a pas de merci, revoir. Et si on se faisait une petite chanson oui. Oui. parce que je vais vous dire j'ai des doutes. Je suis pas sûr que la France gagne la Coupe du monde. Bah... Ah bon Je suis pas sûr. Faut les pousser, faut les aider. Cassé les manges comme s'amuser, s'amuser. Cassé les manges comme s'amuser. je suis coché au droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Deméle. J'ai plus si je suis coché au je tire des deux pieds, Ousmane De très bonne humeur J'aime bien moi Je, Je voudrais vous dire que on est calé pour l'émission On est en pleine forme Aujourd'hui pour ceux qui viennent en public Vous ne nous verrez grignoter sur aucune photo Nous ne mangerons pas un seul bonbon Pas un seul M&M's, rien Et pourquoi Parce que on vient de se gaver de gaufres <rire> Je... Elle est déjà Merci. fait C'est vrai puisque tout à l'heure on... Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine Il va y avoir 1000 euros cash à gagner tous les jours ça. pour vous Comment ils s'inscrivent Stouff 0800 70 42 48 Voilà pour gagner 1000 euros après 18h Vous vous inscrivez avec nous 0870 42 48 Zap télémico il y avait quoi Hier sur France 5 dans l'émission C politique Petit problème de micro ouais. qui était pas branché oui. euh, Pas pratique quand on fait de la télé hein. Mais surtout ce, ce qui est extraordinaire C'est que personne ne le dit Mais personne <rire> Écoutez Et puis Luc euh, parce que ça a aussi existé euh, ce week-end On va parler de la radicalisation d'une partie de ces manifestants oui, certains hein, militants mmh. giletaux mmh. Qui ont agressé cette semaine des journalistes et des députés Vous lui dites pas là Non Personne 9, 4, lui couilles, Non Ce non. sont non. La... C'est pas le bon bouton, Michel C'est pas celui-là non plus. <rire> voilà. On, oh, <rire> C est C est est On ne vous entend pas. pas petit fourrure de la présentatrice de la météo sur la chaîne CNews. Ce fut sud-est qui a tendance un petit peu à bloquer l'évacuation des eaux. C'est pourquoi vous aurez quelques inondations, notamment dans le Gard-le-Vist. actuellement sous-surveillant les températures, températures... fraîches ce matin, jusqu'à 13 degrés. Mmh. Ah non et Au niveau de la Klopp, on est comment en <rire> C'est on... news, on peut fumer dans les locaux, c'est quoi le, le deal On a le droit. Non parce que Nigirardo a pas tenu en longtemps là. Oh, L'autre à 25 ans, c'est Jeanne Moreau. Bah j'ai voir l'équipe là on a vu c'est jalve. malade. <rires> Excusez-moi. il a le bois à c'est bref. <rires> elle nous a fait une elle nous a fait des glaviots en riant là. <rire> Quand Quand ce bruit. un Gremlins <rire> ah, ça donne envie de regarder la bt et <rire> quoi d'autre on continue dans le rire c'était hier soir dans le canal football club sur canal plus Thauvin ne marque pas contre les gros clubs mais Marseille ne gagne, ne gagne pas dans contre on les gros clubs c'est un petit peu euh, euh, on, on se mord avec eux restons sur, ah bon ce, sur ce débat euh, c'est mal j'y arrive, ce euh, arrive pas moi bon. j'y pas j'ai essayé allez c'est bon hein, vous allez déraper là, je vous <rire> connais Ah, c'est oh, bien l'humour de bien. Pierre Melles. Bienvenue sur Énergie, le débrief de danse avec les stars. Qui a regardé dans cette équipe ouais, euh, Moi, ouais, j'avais un mot, j'étais sur scène. Un petit peu j'aimais, j'ai bien aimé. aimé. Ai aimé Jean-Marc oui. Renou fera le débrief dans un instant pour savoir ce qui s'est passé, c'était la demi-finale, c'est ça C'était avec Michel Sardou. Ah oui, bah, ça, on dit <rire> ce mardi du matin. I see you walking with a happy dance. <rire> Your knees could bend. sun invité jeudi. Big Floyo et Liss seront là en fait à la sortie de leur album qui est sorti vendredi, ils seront là jeudi. On va faire une belle émission et j'adore ces deux camarades. Je les aime beaucoup. Il y avait la demi-finale de danse avec les stars à la télé samedi. Ouais. Oui. Vous avez une interrogation, cher ami. Ah oui, parce qu'on m'a dit qu'avait Michel Sardou qui était présent dans le jury. Oui, et Michel Sardou c'est pas un danseur. Alors qu'est-ce que vient faire Michel Sardou mais sur ça, ce plateau Et l'audience, cher ami, bah, il, faut, il faut bien sauver, il euh, y a plus de grand non, euh, je sais pas. Je sais pas mais faire venir Hein enfin, Michel bon, et sur -t es t es, Star, on n'est es pas, es, pas les professionnels est-ce qu'on peut se connecter avec Jean-Marc généreux qui est en Lnon là ou pas oui je crois ah bah ça, oui, bon. bien ça y est je suis parti là je suis chaud Belle émission, danse avec les gens samedi soir lors euh, danse avec les gens l'émission a changé de nom ben oui il y avait pas beaucoup au début de Star mais elle n'est plus du tout et ça j'ai chez de peau mais j'ai chez de peau grave On s'en fout, car samedi il y avait Michel Sardou <rire> Ah ouais il paraît ouais. Quel phénomène ce Michel Il a parlé, il a même ri à un moment oh. Oui si je vous jure il On avait pas vu ses dents depuis 1977 Exclu TF1 enfin, Danse avec les gens et rien que ça J'achète voilà. Et ça Et la semaine prochaine on tente la même avec Didier Deschamps bon, C'est pas sûr qu'on voit les dents, c'est pas gagné Sinon l'émission Mais on s'en fout de l'émission On connait plus personne L'événement c'était Michel Sardou Il a menacé Chris Marquez et de lui cacher la gueule S'il mettait pas un 10 à Fovoto Et ça, j'achète Et ça, j'achète Bon alors et c'était pour déconner de façon tout le monde Pour casser la gueule à Chris Marquez C'est le croisement d'un hobbit et d'un miniboy facile là Mais ça c'est pas faux Il s'ouvre dessus, il tombe, il tellement déconner Michel Il va être recruté sur la radio des sketchs là euh, Rire des chansons Non, on des chaussons oh. C'est pareil mais c'est pour les vieux Et ça J'achète Ils ont pas entendu plus fort et ça J'achète C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie ah. heard fears like the cattle le nouveau titre de Sia spécial Noël reste avec nous la compile de la gastro dans un instant euh, mais qui est vous avez 10 secondes Thierry Germain l'équipe 10 secondes Thierry Ça, Germain un euh, maire non un sportif non un assassin non. un non. jardinier non non le mépiculteur non le mec qui a inventé le Paris Saint-Germain Non okay. <rire> non Non, c'est voilà. Fabricant Je vous ai aidé, fabricant, je l'ai dis tout, tout à l'heure C'est ton cousin Je vous ai aidé, Fabricant J'en ai parlé en début Ébéniste, Fabricant de il faire faire et des des des jouets Ébéniste, il fabrique des sextoys en bois, les amis oh, là, là. Wow. Son père fabriquait des jouets pour enfants Il est menuisier, il a décidé de les faire en bois Il est enfant dans le monde entier Il dit que si on s'en serpent pas, peut les mettre en objet de déco C'est vrai qu'on dirait des quilles pour jouer au boules hein, Je vais être honnête D'ailleurs, j'aurais envie que de jouer à ça Plutôt que de mettre ailleurs Et si les cris montent dans les aigus, c'est qu'il y a une échar les matins, c'est Manu dans le 69 sur Énergie. 67% des gens préfèrent un bon resto au sexe. Ah bon Ok. Bah, déjà, la grosse différence, c'est que ça dure quand même beaucoup plus longtemps. <rire> oui. ah, enfin, je crois. Ouais, ouais, euh... ouais, oui. Excusez-moi, un bon resto avec des amis, ça peut non, durer 2h30. Ne euh, racontez pas que vous durez 2h30. Ouais. À un moment, ouais, ça fait du feu. Hein. <rire> Manu dans le 69 9 Manu, on 6h-9h30 sur Énergie vite vite vite C'est le dernier jour du Black Friday chez Sephora. Jusqu'à ce soir, tous les produits Benefit, la marque toujours aux petits soins pour vos sourcils, sont à moins 25%. De quoi attirer tous les regards sur le vôtre. Et ce n'est pas fini. Nos parfums et coffrets parfums sont toujours à moins 30% jusqu'à ce soir. Alors, courez vite, vite, vite chez Sephora. Voir conditions en magasin sur et sur sephora.fr Et...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 Jusqu'au 2 décembre, le paquet Méga Pack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45 € avec en plus 50 en avantages carte Intermarché, tous ce contre la vie chère. Existe en différentes tailles. Modalités magasin participant sur intermarché.com.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 Voir les conditions sur Amazon.fr Mardi, il est arrivé un truc fou à Kevin Il a été aspiré par un vaisseau extraterrestre Si si, mais le plus fou C'est que Kevin avait dans les mains une pizza large Dominos à 7,99€ Les mardis fous, toutes les pizzas Toutes les tailles sont à 7,99€ Free conseillé à emporter hors signature, conditions Et magasin participant sur Dominos.fr à tous les curieux, c'est le cybermonde des FNAC Connectez-vous aux plus belles offres sur FNAC.com Et toutes les heures, un heureux curieux sera tiré au sort pour gagner le montant de ses achats jusqu'à 300 euros c'est aujourd'hui seulement alors foncez sur FNAC.com FNAC c'est Fnac, bon d'être curieux offre valable le 26 novembre à partir de 9h remboursement différé voire règlement du jeu sur FNAC.com Fnac. pas besoin de musique FNAC Pas besoin de comédien. Bah, oui, mais moi, je viens de me taper trois heures de route, là. Oh, Pas besoin de studio son non plus. On a juste besoin de dire aux professionnels, les faits parlent de même, avec le nouvel Opel Combo Cargo élu véhicule utilitaire de l'année 2019, chargé facilement deux palettes et une tonne de marchandises. Et on finit comment Très simple. Pendant les journées Opel Pro du 26 novembre au 7 décembre, profitez d'un financement à taux zéro sur 36 mois sur le nouvel Opel Combo Cargo. Offre réservée aux professionnels, c'est acceptation par Opel Bank. Conditions sur Opel.fr. Voilà. Téléchargez le pli énergie gratuite sans abonnement pour écouter la playlist Énergie Énergie, it music only Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Allô patron C'est qui, oui oh qui Oui. c'est qui Oui Je suis chez Lidl et aujourd'hui demain le kiwi est à 39 centimes la pièce. Moins de 40 centimes le kiwi eh oui, 39 centimes. C'est le vrai prix Et y un prix Lidl quoi. Euh, Touri kiki. Oui euh, c'est bon ouais. Et à qui je vais serrer le kiki moi À qui euh, bah, à Biby comme d'hab. Eh ben oui. Oh mais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, variété Hayward, e origine Nouvelle-Zélande. Plus d'informations sur lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Les défis Soche. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé, je suis passé, je suis passé chez Soche. Une superbe promo se cache dans ces cadeaux. Hey, en chausson dans ce salon, on célèbre en son en chausson, en chantant jusqu'au 3 décembre. 9h, profitez du forfait 50 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois, puis 24,99 € par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pas ces choses Rapport ARCEP 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99 € par mois. Détails sur soche.fr. Soche. On a bien bossé ce trimestre Oh, tu m'étonnes, on a tout donné On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man Ouais, mais attention au budget Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc Leclerc Chez Leclerc, tu as 50 euros de remise immédiate et une deuxième manette offerte Non Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 Intera Marvel Spider-Man, bénéficier de 50 euros de remise immédiate plus une deuxième manette offerte, soit l'ensemble à 299 euros au lieu de 408,90 euros, voire modalité sur www.culture.leclair. Quand Saveria Coste, docteur en pharmacie et fondatrice du laboratoire Garantia, nous parle du pchit magique. 30 secondes, c'est le temps nécessaire à notre micro-peeling pchit magique pour renouveler votre grain de peau. Il paraît plus fin, plus jeune, plus lumineux. Elle dit aussi « J'ai formulé petite magique avec une enzyme brevetée et six extraits botaniques. Son efficacité a été prouvée par des tests cliniques. » D'ailleurs, il s'en vend un toutes les dix minutes. Et bientôt, c'est vous qui allez dire « Ah !» magique. Garantia, des soins si efficaces qu'ils en deviennent magiques. En pharmacie, para et sephora existent un vanity cadeau. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noël. Chez Carrefour, il y a 8 euros en bon d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël, comme Lean, Ferrero, Kinder. Non mais 8 euros en bon d'achat sur tous les chocolats de Noël. Génial. Résultat des courses, je me prépare un Noël de folie. Dès demain, dans vos hypermarchés Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, profitez de 8 euros en bon d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël. Carrefour. Bon d'achat valable du 3 Décembre, offre limitée à 75 euros d'achat Détail de l'offre et modalité sur Carrefour.fr Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés Pardon, vous gênez le passage, vous cherchez quelque chose euh, Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait Je suis super exigeant Eh ben dites toujours euh, Bon ok, je cherche tout, la tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur C'est juste impossible Bah pourquoi ça Faut être malin, cherchez le logo label Rouge sur les viandes et volailles Ah ouais, malin, Labelle Rouge Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf, soyez malin Faites confiance au label rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. On ne choisit pas ses voisins. Certains semblent préparer un mauvais coup. D'autres viennent d'une galaxie lointaine, très lointaine. Et d'autres qui frappent trop souvent chez vous. On ne choisit pas ses voisins, mais avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Ce Noël, retrouvez l'ami prodigieuse saison 1, Star Wars Les Derniers Jedi sur Canal+, et Jumanji sur OCS à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, Tablet, Smartphone, conditions sur boutique.canal.fr Un bon sportif s'échauffe toujours avant un marathon, ouais Bon, Coé n'est pas sportif Mais il s'échauffe quand même ouais. Tous les soirs à 17h avant la suite ouais. C'est Coé, c'est le bifor 17h, 18h sur Énergie 18h l'émission en public A ne jeudi Big Flo et Oli seront avec nous A ne faire un tour sur mon Instagram Suivez-moi, Coé officiel Si vous ne me suivez pas Vous êtes dans la voiture Vous allez sur Insta Vous faites follow-moi Follow-moi <rire> Et <rire> on moi. a mis une petite Fale vidéo moi. Qui résume les petites hallucinations auditives Voilà, qu'on a remis de l'après-midi Parce que ce matin Ils en ont mis une Elle ne m'a pas plu hein. Ouais, ah, a Mal a monté, pris. titre pourri je' dis allez, au revoir On change ah oui on repart au montage Repart avec ta copie Il faisait ouais, ouais. pas le malin ce bon matin Bordas net, il, net, ouais. il avait la mèche qui redescendait La barbe avait bruni C'était <rire> le j'ai l'impression que c'était le mec de retour vers le futur Il était là, il avait pris un coup de vieux coup. Ouais, ouais, coup de Donc allez faire un temps. tour sur mon Insta Coé officiel, suivez-moi les amis Le hashtag de ce soir c'est quoi Je savais que j'aurais pas dû. On est on est bien classé, on, on est dans est les numéro classements euh, numéro 2 en France. On en fait quelques-uns. Oui, on a Marie qui nous dit Je savais que j'aurais pas dû fouiller dans le portable de mon copain. Oui, oui, jamais, oui, jamais, oui. On marche, dit, jamais, on l'a déjà dit. vous le dit, hein, vous cherchez, vous trouvez. Et ouais. <rire> Il y a R.I.O.V qui nous dit Je savais que j'aurais ah, oui. pas dû apprendre Facebook à mes parents Résultat, ils m'espionnent H24 ah ouais. Ça c'est pas... vrai que les parents ont, ont appris à Facebook Et maintenant ils likent un peu de tout et n'importe quoi ah, ouais. ouais. On regarde à ouais. dernier. dernier dernier On a un message de Claude F oh. qui nous dit Je savais que j'aurais pas dû toucher une ampoule les pieds dans l'eau dans... ah, Oh non oh, ouais. ouais. C'est mon pote euh, Dans un instant, nous reviendrons donc sur la compile de la gastro Qui va toucher un million de personnes en ça France Ça a commencé déjà C'est assez grave parce que ça peut être dangereux Notamment chez les bébés et chez les personnes les plus âgées. Ouais. L'entre-deux, globalement, voilà tout le monde s'en sort du ah, gastro. Bien, mais c'est quand même très désagréable. On aura la copine qui va vous faire rire, rester avec tout dans un instant sur énergie. Mais j'ai le classement. Une étude réalisée par Le Point. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Le Point a donc fait le top des départements les plus chauds de France. Et les plus souples, visiblement. Donc, alors, bon dernier. j'ai le je, je vais déjà vous dire qui est bon dernier. D'accord que, que vous D'après vous, qui est le dernier, dernier, dernier, dernier, dernier Des euh, des gens. Le... Aurillac Non, le Aurillac. département, département l'aine Non, c'est la Creuse Ah bah oui, la Creuse, ah voyons voilà. oui. oh C'est le dernier, c'est le dernier C'est le dernier, c'est le dernier, c le dernier. <rire> Voici les cinq premiers Cinquième, le Val-d'Oise, on les embrasse, bravo Quatrième, le Rhône Troisième au classement des départements les plus consommateurs de sex-toy La Haute-Garonne ah, bon La Haute-Garonne ah, oui. La Haute-Garonne Haute Haute Deuxième, les Hauts-de-Seine Ouais, c'est ah, vrai 9-2 Représente 9-2, sur Seine Vas-y okay. va. Et numéro 1, allez, je vous écoute à euh, Paris. Paris, moi je le trouverai ouais. jamais La Bretagne Vous me le trouverez jamais Numéro 1, le, le Doubs Le doux le dou dou dou le doub chanson numéro 1 de vente de sextoys c'est un truc de fou qui aurait cru ah non non arrête mais pas bah, ça le dou ça bouge dans son tu es euh, apparemment il y a tellement de sextoys là-bas il paraît qu'il y a plus de rabbits que de vrais lapins <rire> <rire> Ils sont faciles à repérer, hein. ils sortent des champs comme ça, ils font v -v -v -v la tête qui tourne, tu tires dessus. Par contre, c'est comme les sangliers. Si tu le rates, il se vient dessus et là, il... Mais je peux pas vous dire la suite. C'est cool. le Bifor sur Énergie. Vous avez l'image okay. Oui, oui c'est bon, assez. voici la compil de la gastro dans trois minutes. Après ça, prano Quand ram baba hermano je suis toujours resté le même je suis toujours resté le même je suis toujours resté oui comme ma première sa dessus de la mêlée je je sais que je devrais en laisser mais bon je que les dresser car j'ai ça dans l'ADN ah ouais, ah ouais, non je sais pas faire autrement je ne sais pas faire doucement na, na, na, na. je les entends me tailler normalement on taille que les jammin'-tu hérité de la baracade de mon voiszinédine à la baraque a une décennie detrophée me que tourné à la gare de ben. Ah ouais, ah ouais. Les baffes les baffes leur donner le tournis quand tombait le tout dernier chiffre. De leur carrière j'ai pas tourné la page jamais j'ai plutôt fermé le livre. Mais l'ange elle est stylé les gens depuis tellement d'années qu'il n'arrive plus à s'y d'encombriger ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens. Yeah. Zou zou zou comme Diego dans la bombonera. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. Comme Savasta dans la scampia. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. On vient rentrer dans la leyenda. Ouais. in the zone. Les conseils anti-gastro. Un million de personnes vont avoir la gastro. Ce c'est pas, pas une blague. Attention, t'as ramené tes bonnes notes, t'auras la gastro. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Vous connaissez tous les bons conseils ou se pas Se laver les mains. Oui, absolument. Il faut se, les, se les laver souvent, souvent. Éloigner les brosses à dents les unes des autres. Parce que si vous mettez les brosses à dents dans le même verre, si vous vous brossez les dents, vous mettez à côté de votre chéri, vous avez un, le virus hum. de la gastro. Bon, ah, ben voilà, c'est cadeau. Ah, ouais. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore utiliser des mouch paquet à usage unique. Eh oui, c'est assez rare de recycler mais son type. <rire> voilà. Euh, et puis évitez de vous toucher la bouche et le nez, euh, une fois que vous vous êtes lavé les mains, vous touchez la bouche, les évitez ouais. fesses, nez, bouche, tout ça. Évite... Ouais. Non mais c'est vrai, il a fesses à vous, bouche du quelqu'un d'autre, va. Enfin, évitez tout ça. En gros, dans cette période, mais évitez de toucher quelqu'un. C'est quand même globalement ce qui a le mieux. Voici la compile d'ailleurs de la Gastro pour rendre ça un petit peu mieux. D'ailleurs, le problème avec la Gastro, c'est la double, c'est c'est là des fois que ça sort. Bah oui, parce que des fois ça sort. Mais aussi Alors, j'ai la chanson de la Gastro duo. Pousse en avant. Moi j'ai aussi celle de derrière. Pousse en l'air. Bon, amis on Vous trouvez que Tchik et Tchak, c'était joli comme nom La chanson des produits laitiers En période de gastro Mauvaise idée Pourtant <rire> ah les gens m'appétit Je réfléchis Pendant longtemps Mauvaise idée par contre La chanson du riz en période de gastro Bonne idée <rire> La chanson que tu cries quand ça vient Et que tu vois les toilettes au loin La chanson que tu chantes une fois que tu es en place à l'intérieur ah, que tu te sens bien Bon vu que les secondes soient C'est pas le moment où tu ferais une story insta mais tu te sens bien La chanson si quelqu'un veut te piquer ta place aux toilettes Que vous plaît bien N'accrachez pas Que vous soyez flic ou bateau! Voilà. Je tue celui qui fait un pas Je ne ferai pas de cadeau Ah non, ah non, quand tu l'as la gastro Le mec qui pique la place, tu le tues La chanson de tes potes qui attendent derrière la porte prie... On va vous le dos Se boucher les oreilles <rire> non, Attends, je peux le mec qui est derrière la porte On va vous le dos Se boucher les oreilles <rire> En fait, la chanson qui résume bien la gastro ça sort on, Ça sort, ça sort. Ça sort, comme ça sort ça sort ça sort, laisse seulement laisse ça sort mais bon la plupart du temps c'est oh non oh no. oh no pas de moi c'est un chanteur à tout de suite dans 3 minutes l'émission en public en bas en studio merci de nous avoir choisi vous voulez être avec nous pour toutes les émissions en public pour l'émission avec Big Flo Oli jeudi inscrivez-vous co-et-public vous serez avec nous et vous serez bien 1000 euros à gagner dans un instant je vous explique comment Are you drunk no? now Now they judge what I'm doing Are you now To a that I'm ruined Cause I'm ruined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 dans le sobre c'est fini le bling bling c'était une autre époque est-ce que toute l'équipe va bien oui bienvenue dans la deuxième partie d'émission vous savez qu'à chaque fois on se fait très très peur parce que on est on est plus ou moins on a, on nous a donné un monde de charge pour que... je sais pas si c'est flatteur ça là, fait mais plaisir et nous, nous ont dit nous ont dit c'est pour que ça aille plus vite voilà c'est ah, parce oui. qu'on a bloqué les autres ascenseurs je sais pas et, et celui-là il a du mal à se déclencher donc on est toujours un peu le euh, limite limite c'est ça vous êtes bien le public vous êtes beau là là qu'est-ce que c'est joli oh, donc, y qui y a, a -t, -il, qu y t il dans le public alors on y va nouvelle tête on y va bonjour mademoiselle Quel est ton prénom Kenza. Ça va Kenza oui. Bienvenue chez nous Kenza Toutes, d'où tu viens Du 94. C'est très bien, à quel endroit exactement Vers Boise Saint-Léger. D'accord, vers par là, t'habites vers là-bas. Ouais, là là ok, Alors vers là en section à camouflage. Côté, nous, à côté nous avons qui d'autre Sarah. Ça va Sarah oui, ça va. Bienvenue, allez à côté on enchaîne, allez c'est parti, oui ça va être à toi, allez on change de micro, on en Sarah a plus. C'est ma chérie, on a tellement de micros, on les essaie les uns après les autres, nous est, euh, un auditeur, un micro. Ensuite, bonjour Bonjour Léanne. Bonjour Léanne, comment vas tu vas Léanne, tu, -tu passes un très bon week-end. Oui, ça va. Tu étudies à quelle faculté dans la ville Léanne Quel est ton métier, ton euh, occupation je... favorite Je suis en école de danse et à côté je suis barman. Mais c'est génial ça Tu es barman de où Oh là, dans ma campagne. Oh là, bon là, bon là, là, là là. Je suis barman d'où là euh, Je suis barman bar d'où bar là Comment il s'appelle le, le bar Le Destré. Le Des Destré Ça veut dire quoi Alors là. Oh là là. Destré. Ah oui, un très distrait. Quel est ton prénom C'est Bienvenue ma petite Laetitia. À côté nous avons qui d'autre Je m'appelle Elodie. Ça va Elodie Ça va très bien. Et le bonhomme à côté, ça un grand, c'est quoi ton prénom Saber. Ça va, Saber Oui. Ton week-end c'était bien Oui. Qu'est-ce que tu as fait de beau Ouais, j'ai les joques, j'ai démonté les pavés. J ai, j ai les ouais, ouais. Je kayakais, je suis fait une compagnie de cerises. Ouais. Ouais, laisse-le parler. Dis-moi les malins, tu as fait quoi Saber euh, Rien, je suis resté chez mon père. Ah ouais, d'accord. Ton père t'a rien fait faire Ben, je suis parti chez mon cousin. D'accord, tu sais plus où tu étais en fait. Et donc tu chez ton père, tu es parti chez ton cousin ouais, on sait qu'il était pas chez sa mère. Voilà. Bonne vanne bon, On, on, on sait qu'il ah, était pâché de... sa mère Pardon j'ai très bien Elle très, très bien Dans l'émission aujourd'hui Nous aurons 1000 euros Si vous nous écoutez à gagner 0,800, 70, 42, 48 Passez-nous un coup de fil Et vous allez peut-être repartir Avec 1000 euros Grâce à nos amis de chez Waffle bon, Alors, alors je, je vous le dis ah On ouais. en a mangé tout à l'heure ah, C'est bon Elles bon. sont à tomber Je pense qu'à la fin de la semaine On, on roule Faut, Ils nous ont livré <rire> aujourd'hui Oui J'en en veux plus de la semaine On a à peine dégusté C'était bon que d'habitude il est arrivé des fois que C'est viennent euh, nous offrir des trucs et là on leur disait réellement euh, je n'en veux plus mais pour <rire> ouais. parce que bon mais là c'est je n'en veux plus parce que c'est trop bon le truc mais oui dans agriignoté il y a pas vendredi on refait une spéciale je voulais faire un goûter vendredi non Ah pour ouais tout, tout, tout le ouais, monde ouais, Tout le public oui, de vendredi a oui. à manger Ça fait. Eh bon, On sera obligé de manger Et enfin, oui. oh, On va être obligé oui, <rire> oh. Bien sûr, il faut Pas faire goûter, plaisir à tout le monde On embrasse tous les gens de Waffle Factory Ils nous ont mis un très gentil mot voilà En nous livrant toutes les gauves Waffle les quatre temps, la défense, vous souhaite une excellente Dégustation voilà toute l'équipe vous souhaite avec un s à la fin de souhaite. Oh oh <rire> c'est gentil, oh ils sont plusieurs. Bah oui, ils travaillent pas chez Gaufre, ils travaillent chez Wafan. <rire> oh, parle plus anglais que français mais vous souhaite, enfin les enfants ne faites pas cette erreur. Je vous souhaite, souhaite, c'est eux, c'est pas s même si il y a marqué vous devant. Oui, et qui est-ce qui souhaite C'est je. je, bon, je... Mais tu l'aurais fait cette erreur. Non. T'aurais fait pire, t'aurais fait 10 fautes dans souhaite. T'aurais mis fouet, deux c'est pas vrai. Une excellente dégustation et qu'est-ce que je vois à la fin de dégustation Ah non, tu sérieux non. Mais non. Ouais, parce qu'on en déguste plusieurs. Vrai, ouais, parce, parce que, que, que la, ouais. la personne qui a écrit la carte elle a trop d'amour à distribuer. Elle tu trop veux dégustation dit, Tu veux des gaufres, tu veux du sucre, tu veux des S, je t'en envoie. Je en envoie. Ah, allez, là c'est la faute d'orthographe, dans mon On va leur envoyer l'extrait après. Dans un instant, le devin qui sait, me sur leur fin de gros bisou. on veut qu'il soit bon en orthographe, qu'il fasse des bonnes gaufre ouais, bah, bah voilà il vendredi en plus voilà moi Philippe de il écrit gaufre comme il veut c'est du pechebest c'est the times I find myself longing for change And in the bad times I feel myself tired trying to feel that qui aujourd'hui sera un balance ta pote. Vous connaissez le principe, ah, quelqu'un fait quelque chose d'un petit peu illégal, non, on va pas pas dans, on va pas dans le crime ni le trafic de drogue, bien ah, Ma copine est... elle Bien des sûr des gens elle a tué l'intégralité <rire> de ses voisins et puis on va l'appeler. Voilà non, c'est du c'est du petit truc. Voilà. Alors, nous, je m'appelle comment Nous parlerons <rire> également des amis d'un retrait de Roblochon. Je sais pas si vous avez vu cette info. Ah, oui, oui. oui, elle est passée hier, mais 14 personnes ont été infectées en Haute-Savoie par euh, des reblochons affectés. Euh, ça paraît un mauvais film d'horreur ouais. mais euh, mais, même, mais voilà, vous savez quoi ça me ferait chier de mourir à cause d'un fromage que ah ouais. je sais pas écrire parce que j'ai jamais su si on disait reblochon, reblochon. ou reblochon reblochon, reblochon Reblochon Reblochon. Bah moi j'ai eh le... tendance à dire au Reblochon. Re voilà, j'y vais, je vous ah le vrai, dis Franco. Euh... Ouais. En même temps, tu vas chez le oui, tu comprends. vas chez le mec, tu dis Reblochon, il te le fait ah, quand même. Ouais oui. bien sûr. Voilà, et bien là les amis avec le Reblochon. Mmh. Oui, on vous m'emmènera l'enquête tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un. C'est ça que sur la tombe ça fait con un mort à cause d'un Reblochon. Ah <rire> et il a raison. <rire> il a raison. Décédé en voulant sauver une personne âgée, tu vois, ou des enfants de la noyade, ça fait classe. Mort à cause d'un reblochon En plus par un mec qui va se tromper Qui va faire les mêmes erreurs que moi Par un reblochon C'est la fin du monde Je vous lis quelques messages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux ouais. De Dave, euh, salut Coi toute l'équipe euh, Un spécial One Man C'est des messages oh, One Man Bonjour Coi, j'étais à Nantes pour voir son nouveau spectacle Avec ma compagne que j'avais un peu traîné j'avoue J'en parle dans le spectacle de ça De ceux qui viennent à deux mais il y en a toujours un qui a plus envie que l'autre Toujours Au début tu les vois, c'est clair Tu vois celui qui fait ouah! Et celui qui à côté qui fait Mmh. J'attends Fais-moi rire On doit vraiment <rire> se lever C'est Pierre qui regarde là Il fait pff, dire que je redanse avec les stars enfin, Il me dit elle a adoré moi aussi On a passé un excellent moment Félicitations C'est vraiment génial C'est très gentil Mais trop court On en voulait encore Ah oui T'as la version speed non oui. ah, c est c est je, je savais pas si tu devais faire 1h15 1h20 Je fais un peu sais pas. Et merci de prendre du temps Pour les photos après J'espère que tu liras ce message Parmi tout ce que tu reçois Gros bisous Et encore plus à Stouff Ah merci c'est gentil couple échange donc Qu'elle nous écoute Message de Roboutchi Bonjour Coé On était à ton one man samedi Bah décidément il était génial 1h30 tu nous as fait oublier notre raca C'est hyper sympa motorises à le mettre sur J'ai fait une photo avec vous motorises à la mettre sur Facebook Merci pour la bonne humeur Ah je crois que c'était Non mais si on fait des photos motorises à mettre le spectacle Salut Coé En stream Cadeau de Noël ma mère m'a fait Pour que je puisse venir te voir à Lille Ah c'est pour le 21 décembre C'est vrai que c'est mieux d'offrir Les cadeaux de Noël Pour venir me voir le 21 décembre que le 25 oui tiens oui. voilà ta place pour le 21 on est le 25 ah bah oui mais Noël c'est Noël à tout de suite avec le devine qui c'est venez assister au concert de la super star énergie écoutez énergie toute la journée dès que vous entendez le tout bleu est énergie avec deux titres de pink à la suite what Radio Énergie 3937. Entendez le double hit et gagnez vos places avec transport et hôtel pour le concert de Pink à Paris le 3 juillet. Allez oh, craquer. La radio partenaire des plus beaux concerts en France, c'est Énergie. Hit Music Only.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 Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malins, faites confiance au label rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, bougez plus. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Sephora. Vite, vite, vite, c'est le dernier jour du Black Friday chez Sephora.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 Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de tatas qui sont tombés cette nuit Et ce qui y plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter à Noël chez SFR, on remplit sa haute de giga Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G Plus est à prix cadeau. 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit Offre soumise à condition, réservez aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois, 4G Plus sous réserve de couverture avec terminal compatible. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Quand les experts Peugeot entretiennent votre véhicule, ils entretiennent aussi votre sérénité. Partez tranquille en vacances ou en week-end. Ils interviendront en cas d'imprévu pour vous aider à rejoindre votre destination. En leur confiant votre révision, vous bénéficiez gratuitement du service Peugeot Assistance Pan et Accident. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. La révision est à partir de 99 euros pour les véhicules de 4 ans et plus. Voir conditions en ligne. Chéri, pour Noël, il reste plus qu'à faire les toasts et trouver le sapin. Je m'occupe des toasts. Ben ça, je m'y attendais. Bon ben d'accord. Et voilà, il est réservé notre sapin. Pour les toasts, tu t'y mets maintenant Il y en a quand même 120. Avec Ikea, simplifiez-vous la vie. Réservez votre sapin sur ikea.fr et venez le récupérer dès le jour même dans votre magasin. Et pour l'achat d'un sapin Nordman à 24,99 euros, recevez un bon d'achat de 20 euros. Ikea Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur ikea.fr. Intermarché vous propose d'écouter le deuxième à moins 50%. Perdu dans le cosmos, la voie lactée, ses mystères, ses constellations de pralinés, et son chocolat Ah, oh, son chocolat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 Only. When I was gone I fell in love. with kissed our old hands, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kissing and then the light on the back of the bush oh, I know your daddy didn't like me much. And you didn't believe me when I see you with a wall. Every day. She find her way out of the window to sneak out she's She used meet me on the inside In the city with a sun on set And every day you know that we ride through the back streets Of a blue Corvette Maybe you know I just wanna leave tonight We can go anywhere we want Drive down to the post, jump in the seat Just take my hand and come with me, here yeah. We can do anything what you put a to Take your whole life and you put the line through it My love is yours if you're take it Give me your heart, you said I'm gonna break it Once come away, start today Starting to light together in a different place We know that love is how right, these ideas came to be So baby, run out maintain and we got a train I have a family a house and everything in between and then uh, suddenly with 10 23, and we got pressure for taking all of my serious day we got a dead end jobs and got bills to pay have all friends and our enemies no uh, I'm thinking back to when I was young back to the day when I was falling in love he used to meet me on the east side in the city where the sun goes. And every day in the world Cause I ain't gonna break it So come away, it's to take Start a new life together in a different place Know that love is all these ideas came to be So baby, run out What are you with me? Run away now Run away now run away now. Run away now. Run away now He used on the side She used me on the east side See with a sun no set Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu fais Mais rien, j'étais Oui, j'étais en train de faire un test que j'ai mis sur mon Insta avec Jeff qui qui était qui était très sympa. <rire> on se fait des petites vidéos, venez sur mon Insta co officiel. Pendant la pub, on se fait des vidéos. Je vais vous faire écouter celle-là, vous allez voir, elle est simple. Tu kiffe quand Jeff On Merci. a fait un beau one man. Ah, oh, c'est bien. Tu mangé quoi ce midi euh, Salade verte. Non. Des fruits. Voilà, on s'amuse mais comme comme des enfants. Alors le hey, public, on a vu, j'ai vu il y a des nouvelles lumières dans ce studio si vous voulez nous voir. Je sais pas si c'est parce que Big Flo et Oli seront nos invités dans quelques jours. Sinon c'est pas, pas grave Ils viendront jeudi. Tu comprendras plus tard. jeudi, ça plus tard. jeudi, on va passer un bon moment jeudi, on va on, ils ont l'émission avec moi. C'est ça ça bien. On a fait un bel éclairage avec le studio et c'est vrai que il y a un ouais. nouvel éclairage. Qui d'un coup, quand on éclaire les... euh, Réclaire-moi ré le public ça... Bah Ah, ah mon Dieu tu sais, On ne sait pas si c'est un vaisseau spatial qui atterrit Genre rencontre du troisième type avoir Une pince qui va les prendre, ils vont monter dans le, le vaisseau Le grappin ou, ou, ou, ou, ou un interrogatoire, j'en ai vu deux, ils étaient prêts à parler Oui les pavés c'est moi, c'est moi J'avoue, j'avoue oui, J'avais une cagoule mais c'est moi qui ai démonté les pavés J'avoue tout C'est un bon test, remarque, pour voir si tu vois plus rien là Oui c'est vrai c'est le testse pas... oui va faire un comment ça merci on peut le tenter on peut le tenter avec la lumière qui se déclenche comment ça le public ouais trop ah, si j'avais eu ça quand j'ai mixé en première partie des Black blackIP j'aurais au moins vu le public <rire> <rire> juste, juste cet éclairage là pas plus merci de nous avoir rejoint sur énergie on a passé une belle émission on a eu la comp compile de la gastro tout à l'heure qui nous a beaucoup fait rire merci pour tous vos témoignages Continuez d'aller mater nos vidéos ça y est le milliard 5 de vues sur ma chaîne youtube on le passe là selon mes calculs dans euh, à mon avis dans une semaine. Alors tu fais okay. quoi Mais là on est à 3 millions de du, pour le millième 5 milliard, ah, oui. Bah oui. ah je l'ai n'ai pas La de... photo tout nu. Non, non non ça va bon, <rire> pas. continuez de me sur Twitter, Koy oh, officiel ah. si vous êtes plutôt Insta parce que chacun son réseau. Si vous êtes sur Insta, c'est Koy officiel aussi on vous met plein de vidéos pendant les pubs, allez voir aussi la nouvelle vidéo des hallucinations du on vous la mise aussi sur notre Insta, sur Facebook, ça cartonne on est à 2 millions ouais. 91000 Sur, sur Facebook Exactement, ça parfait Bon, très bien, merci oui, J'arrive, vous connaissez Allez, les chiffres J'appelle de la Thérèse pour le devine qui c'est On y va J'ai mal au dos me... Arrête Mais c'est vrai Le devine qui c'est, on demande à quelqu'un Devine qui sait et Souvent, ils nous prennent pour quelqu'un de la famille Ça peut ne pas marcher Principe du direct Je viens mettre la petite vidéo de nous deux sur mon instinct Oh, c'est gentil Oui, tu vas voir Ça peut vite bifurquer sur Allô Oui, oh. allô Oh mon Dieu C'est Thérèse Oui. Bonjour Thérèse, devine qui c'est. je vais de l'autre côté. Parce que oui, ça capte bien. mieux de l'autre côté. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> <C 'est> ça. <rire> ben oui. Dit, alors, je me suis dit, tiens Thérèse, je vais, je vais téléphone maison. Devine, devine qui c'est Thérèse. Oui. Eh être... ben Thérèse, oui. Oui, devine qui Bon, devine qui c'est, c'est Thérèse. App qui appelle pour dire bonjour Oui. Alors euh, ah, Comment il s'appelle maintenant Oui. Oui. Oui <rire> Oui. C'est moi. Oui. Ah ben oui. C'est moi. Ça va Oui. Alors quoi de neuf Oh, pas grand chose de neuf ici. Ah non, pas grand chose. Tu t'ennuies pas Ah non, ça non, non. Ah Ennuyeux un petit peu quand même vers le soir hein. Oui, quand la ouais. nuit tombe, forcément Qu'est-ce que tu fais de beau la journée Ah ben la journée, il y a quand même le kiné Il y a les infirmières Il y a un tas de passages quoi Ah oui Il y a des fois des amis, tout ça Mais après, ben... Il faut dormir Hein Après il faut dormir Oh non, moi je ne dors que le soir Moi dans la journée, je dors pas D'accord, le soir, pas trop tard hein Euh, moi, le soir, c'est 11h30, mais il m'y a Bah dis donc Qu'est-ce que tu regardes à la télé N'importe quoi. Ah ouais, n'importe quoi. Euh, de, je, tout, dès qu'il y a un, truc, un film, une série, n'importe quoi. <rire> c'est ça mais Je ne peux pas dormir. Si je m'endors trop tôt, à minuit, je peux me lever. Ah bah oui, bah ça serait trop tôt là pour le coup. Bah, bah oui, il oui, faudrait aller faire un tour en discothèque, en dancing. Oui, mais, oui. mais, mais j'y pense. Oui. Il faut que je me trouve quelqu'un. Quelqu'un pour aller quelqu en discothèque Bah, eh. bah mais oui. Et je peux pas y aller toute seule. Oh, bah, je vais te trouver quelqu'un sur Badou. <rire> ah, je vais te trouver quelqu'un. Ouais, mais... Un petit jeune de 65 ans Euh, oui, oui, oui, c'est ça. D'accord Qui, fera, qui oui. dansera le salsa, le tango Ah bah oui. d'accord, oui. Le Madison, le cha-cha, euh, le jerk. Oui. Hein eh, Moi, oui. je, je voulais te faire un gros bisou, en tout cas, elle est trop mignonne. Oui. Elle est trop, elle est trop mignonne. Moi, je, alors, on, je, suis, je ne sais même pas qui vous pensez que c'est, mais c'est pas moi. Ah bon Non. moi oh. On a appelé au hasard, on est tombé sur vous, moi je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Ah bon Oui. Ah bon. Et je voulais vous faire un gros bisou parce que vous êtes adorable Est-ce que vous voulez que le public vous applaudisse Regardez, regardez, oh, allez Thérèse elle est trop mignonne Thérèse, allez, vous avez vu, vous voulez que le public Regardez, imaginez Thérèse, vous êtes à Bercy là Thérèse, ouais. Thérèse Thérèse, oui. Thérèse, oui, oui, oui, Une autre, une autre Il fallait me suivre ah. là les bléros <rire> <rire> Je te fais un gros bisou Thérèse allez, Je t'embrasse fort, à bientôt ouais. Thérèse Et sans indiscrétion, est-ce qu'on peut savoir l'âge Sans indiscrétion de quoi Est-ce qu'on peut savoir votre âge sans indiscrétion ah, 88. 80. 88 c'est beau je serai, là, je serai plus je là. Ah depuis longtemps. Je serai plus oui. là depuis longtemps évidemment oh, oui. avec tout ce qui met dans l'air et tout dans l'espace et tout, Il je serai a jamais. Plus de saisons, au revoir, gros bisous Thérèse, à bientôt. Allez, à bientôt. Et au vous allez jusqu'à 100 ans. Hein. Maison Ah pas, toi non Mais non Tu pars bien toi Non c'est pas, non, pas moi T'appuies sur un bouton C'est pas celui-là Je sais pas ouais, C'est parce que, que je vous ferme Claudio KPO tout à l'heure Digi Snake sera avec pas. tout bientôt Claudio KPO <rire> En plus l'imitation n'a aucun rapport non. Dans un instant peut-être 1000€ à gagner 0870 4248 Appelez-nous is complete and total bullshit if, if I show you my tits so you let me in Can you just just take another drink with me? Thanks. Later bitches. says 4000 à nous écouter tous les jours. Merci beaucoup à vous <rire> tous. Merci là. Je vous remercie d'élargir à ceux qui nous écoutent aussi. <rire> ceux qui nous écoutent aussi. En quoi en, en, podcast. en podcast et sur l'appli énergie partout. Dès que l'émission est faite, vous pouvez la consommer en podcast et des gens qui nous écoutent en décalé donc je leur fais un gros bisou si vous écoutez l'émission voilà. C'est voilà. un auditeur qui m'a écrit il nous écoute de Shanghai. Et ben on l'embrasse voilà. celui il qui s'éclate de Shanghai. Il, il est dans les messages. Et là, non, on l'embrasse deux fois pour la peine. Je continue <rire> quelques messages après on aura les <rire> sujets auditeurs touffes. Oui, la, la dernière fois que j'ai pensé à ma gueule. Faut enfin, la dernière fois que j'étais égoïste si tu veux. Ouais, ouais oui. j'aime bien en la dernière langage. fois que j'ai pensé à ma gueule. La dernière fois que j'ai oui. pensé qu'à votre gueule, vous le dites. Voilà. Faites-vous plaisir. Si non non, ça se fait pour les cadeaux de de Noël ou de Saint-Valentin, les mecs qui font un cadeau à leur chéri, mais en ne pensant qu'à leur qu gueule. Oui, bah, ah. oui. ça c'est très masculin. Hein. Ça je vais être honnête. Un le cadeau, mec qui tu dit "Bah, tu rêvais pas d'un nouveau four c'est ouais. ce que, ce que j'ai fait voilà. tu, mais j'avais cru entendre dire que tu, rê tu rêvais d'une machine à laver tu m'as pas demandé <rire> chérie je t'ai offert une machine à bière bah, enfin... <rire> ah, qui, mais, qui va être content mais, tu, tu rêvais pas d'une télé géante ah, pour... c'est pas ça que tu non, voulais avec un abonnement à, ah. à Bing Sport j'étais ah. persuadé que je n'ai pas compris je ah, ouais. n'ai pas compris bon, Désolé, bah, je vais ouais. entre invité et eh enfin. bien écoute euh, pour une fois que c'est un cadeau commun hein, ouais. euh, merci <rire> donc vous nous le dites 0800 70 42 48 bonjour monsieur Coy j'ai encore quelques deux trois messages je vous écris pour mon fils Florentin 24 36 décembre pour son anniversaire nous a demandé une place pour venir vous voir à Rouen le 15 décembre on lui a pris la place Car depuis qu'il a 8 ans, il vous écoute Il n'a jamais cessé de vous écouter Je sais pas, euh, ce serait son plus beau cadeau de venir sur scène Ou dans votre loge, pouvez-vous Exorciser mon vœu, ex exaucer je vais pas exorciser, exorciser mon vœu <rire> de... Sors de ce corps <rire> Sors de ce mail Pas des rétros De maman et de lui offrir le plus beau cadeau pour ses 24 ans Monsieur Jeff, tenez, oui. prenez Merci. les coordonnées De ce jeune homme, qu'il se fasse savoir On va euh. et on le lui écrire Et on le verra dans la loge avant et après le spectacle voilà. Le spectacle de Coët est génial, on a ri la soirée, salle intimiste, c'est vrai qu'à Nantes c'est bien les, vous merci Bercy ouais. Les toilettes de Bercy oui. mais en, en taille, mais, mais c'est une tuerie c'est vraiment bien, c'était trop cool comme ambiance un amour toujours aussi cool, c'est gentil Morgan et puis il y a plein de réactions sur la vidéo de Big Flo plein plein plein de réactions euh, je vous en lis quelques-unes, la vidéo cartonne sur notre chaîne Youtube, allez la voir, c'est le, le Tamer en slip J'ai adoré merci Coco euh, message de Dina message de Mirosy salut Coco est-ce qu'il moyen de venir te voir en émission je suis en Suisse je m'en fous je viens je me débrouille j'ai pas de permis pas de problème d'accord eh OK et bien coe publie@energie.com tu sais quoi on va faire la même chose regarde hop le mail les amis voulu répondez et vous lui expliquer comment faire pour venir message de Lydia je vous adore tous les trois vous êtes talentueux malgré le succès vous avez su rester simple encore plus dur pour Coe que une longue carrière et eh oui oui ah oh, oh, plus, plus j'ai ça plus plus fait 120 ans quand même ah, ah oui, ouais, ouais, ouais. le haters du jour vous le lis <rire> allez allez Il est celui-là Mais je donnerai pas son nom Parce que des fois les mecs Ils font ça pour se faire Un petit coup de pub Donc je donnerai pas son nom Ouais okay. Coé Zéro humour Charisme de poulpe C'est l'équivalent Des Marseillais Niveau animateur J'ai mis entre guillemets Car dur de lui donner un titre Bref Heureusement qu'il a des relations Qui lui permettent D'avoir des artistes respectables Qui j'en suis sûr Sans sa notoriété Sur les premiers Le fur comme la peste cordialement Ah c'est tout. C'est bon, bien hein. à vous. Mais qui passe, ils te mettent une claque ouais, ils ont Ah okay. il une petite voilà, Ouda ouais, okay. qui ont fait un gros bisou qui me dit "Tu es mon grand fan OK. <rire> il doit être dans l'autre sens en fait, ouais, c'est plus ça ouais. Mais bon, c'est pas grave le principal. Ils plus grand fan. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire dans un instant On aura la dernière fois que j'ai été égoïste en prendre chef et oui. ensuite l'enquête du reblochon maudit. Oui. Celui qui a quand même intoxiqué 14 et personnes. C'était aussi <rire> un colis aussi. Ah. Qu'est-ce un colis. il a revendiqué, il avait une revendication la dernière fois Venu les mains vides jeudi dernier à votre émission Mets-moi une musique euh... une Musique mains vides Jeudi dernier <rire> Venu les mains vides à votre émission jeudi dernier Pour assister à l'émission Nous vous devions de réparer cette erreur Voici donc un assortiment de stylo Bic Ah génial Et de rasoir Votre ah, oh, dernier aîné que... Nous espérons avoir mis assez pour raser le public <rire> Pour le premier rang je suis pas sûr il Y'a du taf <rire> ah, Allez filles, les filles. filles Vous trouverez également quelques <rire> exemplaires de rasoirs Les filles de chez Bic Morgane, Julie et... Julie, il n'y a que des Julie chez big Et bon on vous fait un gros bisou les oui. Ah je veux bien les rasoirs moi Mais sérieux J'ai l'impression d'être une papeterie J'ai jamais ah, joué J'ai oh, le même temps de de oh, ma vie Ils sont trop beaux On là. mange toujours de stylo en plus Et, et des rasoirs Ouais Allez on va raser le public dans la vidéo <rire> Ça n'a jamais été fait de l'histoire de la radio J'espère qu'ils tiendront hein, ça C'est des rasoirs 28 lames les filles On ne <rire> s'est fait Voici KPO sur énergie Elles sont liées bien souvent Et parfois elles sont libres Elles font des serres volants, elles écrivent des livres Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent On les met sur le cœur, on les met dans les poches Elles construisent des parcs où vont courir les mioches Si elles servent à sévir parfois autour du monde On pourrait les unir, ça ferait une ronde Donne moi ta main gamin et la scène et nous ferons une ronde d'échelle donne moi ta... Conteuses parfaites sont si seules Quand elles emballent de style et pendant la galle Elles sont vues bien souvent il y des gens qui la gagent Conte On les met à couper il y des gens qui les demandent Donne-moi ta main gamin, scène, une ronde une chaîne Je moi J'ai perdu, tu sais comme toi dans la peine j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue, tu sais pour te faire des chaînes et aujourd'hui c'est moi qui prends la tienne Don't water man, Tu l'as noté là Donc, je, je vous remercie de m'avoir mais oh là là, c'est bien été Si, stop. A été que je balance des rasoirs, euh, dans le... juste, juste pour vous dire que Je voudrais remercier quand même l'honnêteté du public Par rapport à l'honnêteté de mon équipe Puisque tout à l'heure j'ai dit que reblochon ou reblochon euh, je, Moi je disais reblochon Ce qui est une erreur, c'est un reblochon Et vous m'avez tous regardé autour de la table en mode <rire> Quel crétin et, et dans le public les gens ils m'ont dit après dit Nous aussi on dit reblochon Non mais c'est pas grave non, pas Faut grave. respecter pas le produit c'est pas grave C'est pas grave Voilà j'ai fait mon erreur ouais. Je fais mon erreur euh, Moi perso je dis vache qui rit Mais bon là, <rire> <ça> belle, <rire> Perso t'en manges pas Donc comme ça c'est réglé On a Jeff qui habite Boulogne-sur-Mer Avant qu'on fasse l'enquête Justement on appellera un grand magasin Pour savoir que faire Si on a mal au ventre et qu'on a mangé un bout de fromage oui. Ah oui, oui. Ah, oui. Est-ce que les, les magasins ont été informés, les premiers secours Est-ce qu'il y a des trucs à faire Est-ce Est qu'il y a un est... suivi Est-ce que c'est grave docteur On en parle dans un instant Jeff de Boulogne-sur-Mer, la dernière fois que tu as été égoïste En gros que tu n'as pensé donc qu'à ta gueule Alors là c'était euh, ce week-end <rire> C'est pas Jeff. toi Mais <rire> tu peux répondre également Tu peux répondre si, également Ce week-end il pleuvait à Nantes, je vous ai tous laissé partir avec un seul parapluie Alors que j'en fait, avais un autre derrière que j'ai gardé que pour moi alors l'enfure <rire> j'étais très bien Il fait ça, a fait un temps moque. de merde à Nantes Ah ouais, ah ouais Fantastique <rire> J'ai vu de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau Encore deux jours il y avait la mer dans la ville ah, non, des... non mais très beau Mais très très mouillé, très mouillé, mouillé très mise, Je t'écoute Jeff de Boulogne-sur-Mer Eh bien écoute Ah la merde de merde Jeff tu dis un truc Je t'écoute un... bon. je okay. Jeff Oui, salut Koué, salut Salut mon ami, salut, je t'écoute. Ah, eh ben... ah Écoute-moi, dernière fois, j'étais égoïste. Alors, ce pas une histoire de parapluie, c'est une histoire où j'ai été euh, invité par euh, par des meufs qui organisaient une soirée. Et il euh, y, y a une de, des meufs qui, euh, qui avait fâché sur, euh, sur mon meilleur pote et euh, elle m'a demandé de l'inviter. Et euh, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, je lui ai pas dit. <rire> je me suis rendu à la soirée euh, tout seul, euh, comme un grand. Euh. Ah, tu n'avais pas envie, envie d'avoir de la concurrence Eh ouais, j'ai envie de partager quoi. mais est-ce que ça a servi à quelque chose est-ce que finalement tu es sorti avec une des filles Euh... ouais, oh. est ah bah ouais ça mais est-ce que c'était celle là euh, non c'est là c'est bon alors donc ça n'a servi à rien' ouais, c est, c est à fait à rien si pu sortir avec une autre et ton copain aurait eu l'autre Eh ben non mais non parce que j'ai réussi à, à quand même sortir avec cette jeune fille une autre soirée quoi et donc si j'avais amené mon pote euh, dans oh. cette première soirée... J'ai compris, euh, j'ai compris, ouais. ok, très bien, j'ai compris. Vie sexuelle intense à Boulogne-sur-Mer, j'ai compris, ok. <rire> ah, ok, je fais un gros bisou, Jeff, je t'embrasse. Salut. Bisous à vous tous. À bientôt, à bientôt. C'est tu sais quoi, Jeff Quoi Je vais te choper la jugulaire et je vais rester pendu comme un bulle. <rire> ça va te faire très bizarre pendant la pub, ça va te faire très bizarre, je te le dis. Johanna de Hagd, hop, tout le monde à poil. Johanna <rire> se... Salut, Johanna, il faut se couvrir maintenant. L'hiver arrive, il faut mettre au moins un petit, petit cachet Ça va Joana T'inquiète pas, je gère, ça va, y'a pas de soucis. La dernière fois que tu as été égoïste Alors bah ça a été ce week-end, euh, j'ai toujours fait plaisir à mon ouvrier et à ma fille, et cette fois j'ai dit tout pour moi, rien pour moi, Black Friday, je me suis fait plaisir, j'ai claqué plus de 700 euros, des fringues, de la déco pour la ouais. maison, et je me suis ouais. même acheté ouais. des fleurs. Mais <rire> tu ah, bien, la parce que Alors, tu raison. veux dire que ton chéri t'offre pas de fleurs Bah non. Ça c'est moi. Je voyais les gars, un petit bouquet de fleurs Exactement. une fois de temps en temps. Mais, mais tu sais, c'est un plaisir Tu sais pourquoi Joana n'offre pas de fleurs Je vais te la donner ah, la est raison, allez scientifiques. Parce que quand nous les hommes on offre des fleurs, Exactement. tout mm -hmm. de suite ce que vous nous dites c'est "Tu as quelque chose à te faire pardonner C'est vrai. C'est vrai. Et toute la soirée vous allez vous dire "Pourquoi il m'offre des fleurs pas Il pas ne m'offre jamais de fleurs. <rire> il doit y avoir quelque chose mais si ça vous fait réfléchir." Non. Et donc vous mieux Il pas rendre. En... 20 ans qu'on est ensemble. Euh, non, je crois pas. Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Et lui Non. croyez-moi, deux personnes Aussi. fidèles au Cap d'Agde, c'est très rare ça. <rire> oh, bravo bravo, bah, bravo qu pour ma... Pour ma Comment Qu'est-ce qu'il y a Ça existe quand même Voilà, des échangistes perso-égoïstes Bravo <rire> C'est très On oh, vous salue C'est très très rare Gros bisous ma belle Dans un instant, nous menons l'enquête. Vous avez mangé un boule de Reblochon. vous avez mal au ventre, vous avez eu peur parce que vous avez lu dans la queue qu'il y en avait quelques-uns qui qui pouvaient vous donner justement des problèmes. On appelle au moins. Est-ce que les, les grandes surfaces ont été prévenues à tout de suite. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture Les plus gros hits au travail Énergie Hit Music Only Sephora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 Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis trois mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez deux. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else, what else quoi d'autre Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois voir modalité complète sur Nespresso.com Imagine mardi Manchester gagne contre Lyon Ah oh là, ce serait un coup du sort. Sauf si l'entraîneur de Lyon prépare une tactique. Ah, ça peut être un coup de génie. Et du coup, on bat Manchester une nouvelle fois et à domicile. Oh, alors là, ce serait le coup de grâce. Par contre, mon patron m'invite à voir le match chez lui. Ouh. Coup dur. Tiendrez-vous le coup pour le match Lyon Manchester City mardi à 21h en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9 € par mois sans engagement. Appelez le 10 55, service et appel gratuit. Offre soumise à condition 9 € par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19 € par mois en abonnement digital. Pardon, vous gênez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 Avec le concours de l'Union Européenne, pour votre santé, évitez de grignoter. Vous aimez être à la pointe du raffinement DS Automobile présente, DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles comme l'Alcantara ou le nouveau cuir Napa brun alzan, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à un essai exclusif 24 heures de DS7 Crossback dans son réseau dédié. Détails sur dsautomobile.fr Téléchargez le pli Énergie gratuite sans abonnement avec tous les podcasts d'Énergie. Énergie, it music only. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé, je suis passé, je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ces cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, on célèbre en sansons, en sansons, en sansons. Jusqu'au 3 décembre 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses Rapport Arcep 2018, promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur Soch.fr. Soch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 d'un repas complet gourmand et inédit bienvenue chez waffle factory décogo fera tombé pour une vraie pauseau salée ou sucrée succombez à nos nombreuses recettes dans l'un de nos 50 restaurants à retrouver sur waffle pour votre santé limiteer les aliments gras salés sucré On ne choisit pas ses voisins certains semblent préparer un mauvais coup d'autres viennent d'une galaxie lointaine très lointaine et d'autres qui frappent trop souvent chez vous.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 Tu reviens d'où comme ça De la pharmacie. Pour les médicaments de maman Ouais, le pharmacien m'a donné des médicaments Mylane. Les mêmes qu'à l'hôpital. C'est ça. En même temps, j'ai entendu que Mylane était présent dans 90% des hôpitaux. Ah ben moi ça lui changera pas ses habitudes. Par contre toi, faut que tu te mettes au sport, Fréro. En plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylane s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez conseil à votre pharmacien. D'après Élément Démographique 2017, Panorama au 1er janvier 2017, Ordre national des pharmaciens et données interne. Mylane. Mylan. Une meilleure santé pour un monde meilleur avec oh Le pack Open Up Fibre Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec mon pack Open Up Fibre, j'ai un super débit et deux décodeurs tv HD pour profiter de tous mes contenus sur tous mes écrans en même temps. Moi, avec mon pack Open Up, j'ai un forfait mobile 50Go pour partager mes vidéos de Noël. Bah, ma vidéo de bûche a plus de la like que la tienne. Le pack Open Up Fibre 50Go est à 29,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 69,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange. Like signifie j'aime, offre soumise à condition dont 40 40€ par mois remboursé pour les nouveaux clients Orange. Engagement 12 mois minimum, détails sur Orange.fr.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 Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí. Taquita aquí, taqui, taqui, taqui. un besito bueno aquí. Una como nada aquí. En el otomoto me cago aquí. En la discoteca llegaron los anon aquí no le va. El puriso me sale de tu tren, no otrajo pantisito para que le den en Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene pleonaje. El puriso me sale de tu traje. Es lo que ya cre que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene apionada como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito que no sé, un besito, bien suavecito, bebé, taquita aquí, taquita aquí, rumba And tease it and squeeze it when my piggyback is hungry. My nigga, you need to feed it. If the tight ain't freaking I don't want to read it. And just so let you know this canani is undefeated. He said he really want to see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kind of scary, hard to read. I'm like a busy yeah, boy But I'm a boss, bitch. Who you wanna leave me for? You got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so thick but the hate be so real. Sobresale de mi traje no trae tenisito pa que el nene no trabaje es que lo que tú crees que tú no sabes dice que no quiere pero se quiere con melela que baile como si fuera la última ve y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taqui taqui Oh my body I don't know how to play Poor we'll could keep it tight every day and I, I, I know you need a taste of my ooh I find in love give a little ooh, ooh get it well done dance on I could go on and run We keep moving till the sun come up or die in the party It's a fiesta blow out your candles and have a siesta We can trap it I don't know what to stop be Tuki tuki mon seven tuki tuki girl Na me come see you Enséñame, sepacito que no sé. C'est comme un happy hour, une vannechte, une vanne gratuite. C'est Enfin, c'est surtout des vanne gratuite 17h, 20h. C'est quoi cool tous les jours 17h 20h soyez là n'oubliez pas que jeudi ils seront nos invités je suis ravi il y aura Big Flo et Oli Tu comprends la plus, plus tard Tu comprendras plus tard et on est plus tard et je comprends pas Mais pour l'instant euh, le hashtag monsieur bordas on est combien tête France ouais, numéro 2 avec ah, le hashtag euh, ouais. suivez-nous sur Twitter un coé officiel vous nous follow vous on vous met ouais. plein d'extraits de l'émission plein de coulisses pareil sur Instagram chez gens Aujourd'hui des gens qui sont très Twitter sont pas Instagram les gens qui sont très Instagram sont ouais. pas Twitter ah. Il y a des gens qui sont très Facebook, qui sont sur ah rien d'autre. J'ai lâché Facebook mais complet. Ouais. Et il y a plein de gens qui sont toujours dessus. Nous, on, mais c'est très bureau Facebook aussi. Et ouais. là, ah, oui, tu es au bureau, ça, ouais. tu te balades et hop, ordie, tu vois passer ouais. les, petit, le fil d'actualité. Oui, nous, on arrose tout. Peu importe l'endroit où vous on êtes, matin, on a un robinet qui on ouvre. Il faut satisfaire tout le monde partout. On y va. Euh numéro 2 du coup avec le hashtag, je savais que j'aurais pas dû, il y a Isabella qui nous dit je savais que j'aurais pas dû envoyer un SMS à mon ex quand j'étais trop pompette. C'est le problème. Mais est-ce que de toute façon même réécrire à son ex, c'est pas une erreur, même répondre à son ex. Est-ce que c'est pas une erreur Est-ce que quand ton ex te dit "Tu as pas eu de nouvelles pendant un bout de temps. Au fait, je te souhaite un joyeux Noël ou joyeux anniversaire." Et toi par bêtise, tu mets "Ouais, toi aussi." Est-ce que tu remets non. pas un doigt dans un engrenage sans raison Arrête ouais. Non, faut tu vois, c'est pas de la méchanceté, c'est est-ce que tu peux relancer un problème, tu peux relancer un conflit. Ouais, pas, tu vois Je suis d'accord avec toi. On se oh non, bloquer. Ah non, bloquer, c'est lâche Non, alors ça c'est moche ce que tu fais, parce non. que bloquer c'est lâche parce que ah, ton moche. ex, tu bloques toi Oui. Euh, c'est pas, pas le seul apparemment. Bon. Tu es lâche. Miko, tu bloques ah, Non, moi je fais l'inverse, ah, je, je souhaite bon euh, bon anniversaire, ah, bon es Noël. Ah t'es ce gars-là toi <rire> <À> Chaque année. <rire> ah il, il arrose tout le monde aussi lui. <rire> non, non, bah, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, mais Une ex en particulier. <rire> ah oui, c'est marrant. Tous les jours. Mais bloquer, il faut pas bloquer, parce que la personne malgré tout a été avec elle, alors ça aussi c'est une... Pardon, une oui, connasse ou un ça. connard fini ouais. euh, Qui mérite rien d'autre que de... <rire> brûler dans les flammes de l'enfer <rire> et, <sinon, rire> et toute sa famille <rire> C'est au Lui Génération non, non, mais... <rire> non, non mais il ne faut, faut pas Ce que je veux dire c'est que la per... Tu peux toujours avoir quelqu'un qui peut avoir besoin de toi Voilà, il est bloqué, c'est idiot <rire> Allez continue <rire> Ça non, donc, on a on Giraffe qui me dit Je savais que J'aurais pas dû dire à mon petit cousin de 5 ans Que le père Noël N'existait pas C'est vrai ah. faut, hein, faut pas dire ça aux enfants C'est génial Pour ceux qui écoutent D'ailleurs ouais, je te remercie ouais. Merci bien, merci bien Préparer toi. ta connerie ouais. il, il, il existe Il existe euh, Oui mais attends C'est pour rigoler ouais. C'est vrai pour c'est con toi il existe bien sûr les enfants ah quelques là, là. jours de noël en là ah il existe faites ah. votre lettre au Père Noël les enfants écrivez lui écrivez- lui il est futé allez on continue vite il est tout rouge on a Camille qui le dit Es con, tu avec, dit, es C'est le con hey, Noël. Hey, mais moi je suis un gaffeur. Mais toi, mais toi je, tu mais toi rien. tu serais mais toi tu serais un satellite, tu serais géostationnaire, tu volerais. Tu tournerais autour de la Terre. j'ai ah, je, je suis un gaffeur, j'ai comme ça. Colinard, il y qui dit... <rire> On, va, a, on, on a le va, petit Sabert veut dire Ça va, Sabert oui. Ne pleure pas, c'est pas oui. sa faute à lui. Il est limité, tu sais, il fait pas attention à tout, des fois il se rend pas compte, Sabert. Ah, ça va Oui. Oui. Je Noël, je viens Noël, Sabert au Père Noël. Tu peux le dire hein. Non, tu peux nous dire. T'as demandé quoi au Père Noël Switch le Switch, le Switch. Bah, Switch bah, Tu le as le dit même. comme ça, tu as envoyé une lettre, t'as fait Switch. Switch. <rire> F2P. Ou t'as euh, dit Père Noël euh... Je te péta. Non T'as pas, pas fait de lettre. Pourquoi t'as pas fait de lettre Il a fait un mail. Ah, il est au courant. Non, parce que Bordas, mais... que... en fait... Bordas vient de te dire ah. ça Cet ah. enfant, au début de l'émission, il écrivait une lettre, maintenant il a acheté son stylo, il a dit « bah voilà ». Il a pris son stylo, il a dit « merci, t'es tout pour moi ». Oh là, là mais qui est celui-là alors Allez, un dernier On a Camille qui nous dit Je savais que j'aurais pas dû faire le Black Friday Je suis ruiné Super, oh pardon Personne n'a fait le euh, Black Friday alors On appelle Day, un alors. grand magasin bien. Tu m'appelles celui que tu veux, Gitlaude Celui que tu veux Je viens je, On arrive sur l'affaire du Roblochon Rob ouais. Contamine Super C'est la musique de Roblochon C'est ouais. ça On y est Bah c'est reblochon les bronzés font du ski. C'est soit ça, soit j'irai vomir chez la dame d'Haute-Savoie. Eh ouais, mais elle est pas sortie cette version. J'avais les deux. Oui. c'est tout. J'irai vomir elle est pas sortie, c'est celle qu'il a fait le lendemain de fête, Oui, oui, bonjour. oui bonjour, allô Oui, allô. Bonjour monsieur, c'est le, le grand magasin, voilà, je vous appelle pour l'histoire du Roblochon Vous m'entendez Oui, le grand magasin. Oui, j'avoue. Parce que j'ai acheté du Roblochon il y a pas longtemps. Là, j'ai des gargouillis, j'ai lu la presse ce week weekend. Oui. Donc je voulais savoir si je risque quelque chose. Alors, attendez, je vais regarder un instant. Oui, vous regardez à quoi Ça, sur, sur les risques euh, Non, non, je vais regarder déjà quel produit. Euh... Reblochon oh. par row, hein, parce que des fois ouais, les ouais. gens ils mettent reblochon. <rire> ah oui, <rire> est des idiots sortis. Oh, la hondre, terrible. Allez-y, pendant que vous cherchez. Ok. Revenu. Vous êtes là Attends, je vais te mettre en conf. Merci. Il y avait votre transcription au rendez-vous temps, c'est un bruit de chasse d'eau. Au oui. Et C'est long hein. Allô Je pense que c'est pas les urgences du boulon. Il y a pas une ligne urgence Il n'y a plus d'urgence sur le bouchon Ce monsieur-là, il m'a dit qu'il vous Je sais pas. Non, non oh, c'est la chasse d'eau, ça. Je crois que c'était toi qui... C'est une chasse d'eau. Enfin, écoute le bruit. Bah, non, c'est une chasse d'eau. C'était la chasse d'eau. Ah, vous avez cru, cru que c'était le bruit du oui. Vous êtes là, monsieur Oui, monsieur. Vas-y, pendant ce là on discute entre nous aussi. Ouais. C'est un bruit de chasse d'eau. Je crois que tu avais... Non, non, non, bah, non, très malade. Ah, non, ce pas ça Moi, je te confirme, c'est derrière. Vous vous en sortez, monsieur Est-ce que c'est dangereux ou pas Qu'est-ce que je risque Petite euh, douleur au ventre Je vais trouver... Euh, c'est quel carrefour que vous avez acheté le... Ah, le je, je ne sais plus, monsieur. On l'a acheté pour moi. Reblochon. Voilà, ce que c'est grave. Il y a eu 14 personnes, quand même, hein, qui ont eu des problèmes. Oula. Je vais trouver juste la fiche. Hein une fiche Reblochon ouais. Vous avez une fiche spécialisée Ah oui, non, il non, est fiché R. Reblochon. C'est un des <rire> fichés R. C'est pour se ce méfier. C'est <rire> plus sur juste à côté d'ES s, alors il euh, faut s'inquiéter sont dangereux les rebouches alors c'est reflet de France c'est reflet de France monsieur j'aurai le temps de mourir huit fois là monsieur hein oui, je cherche la fiche la référence la fiche, euh, alors la rue Tom. il est parti fait comme vomi Un instant là Il consulte la fiche au reblochon. Alors, reblochon, un bon petit fromage, je suis sûr. Vous vous pour la famille. Et là, une petite salmonnaie. J'ai l'impression que c'est tabou. Non. non, on dit c'est tombou. Ah. <rire> tabou, c'est le chantard de la Cain. Oui, ouais, ça n'a rien, ça a rien à voir. C'est de reblochon pour tabou de reblochon. Vous l'avez consommé, monsieur euh, Oui. Euh, vous, vous vous rappelez pas d'entier le magasin où vous l'avez acheté eh Non, vous savez, on est là, on achète on achète Black Friday, on ne se souvient plus de tout. Hein. Euh, c'est la normalement vous normalement vous pouvez pas l'acheter celui-là parce qu'elle a été enlevé hein. Ah bah alors ça va. Oh, ouais, bah ah bah ça va alors. C'est ah pour moi. tout a été enlevé Ah d'accord. bah d'accord. <rire> ah ah très <rire> bien. Je, bien. je vais mieux. je vais je me sens beaucoup mieux. alors d'un coup, je me sens beaucoup mieux. Oulala. C'est parti. Allez, Je vous embrasse, bonne soirée. Bisous. Non, non, mais bisous Bisous c'est ça oui, non, <rires> ah, bisous. Allez on s'en ah, ah, va Je fais des bisous ah. Merci ah. de nous avoir choisis Bisous les gars Bisous au supermarché <rires> Bah oui quoi Un Roblochon acheté Un tout bisous offert A tout de suite sur l'énergie Faut avec nous Jeudi Tout le monde me dit Tu sais pour ton avenir on a peur on voudrait que tu sois un médecin toi tu veux être un rappeur ma meuf m'a dit tu m'aimes pas assez on dirait que tu t'es lassé qu'est-ce qui s'est passé tu as plus le même regard quand tu as fini de m'embrasser je m'endors avec mes coudes blouse plus personne ne croit au coude foudre la voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mais, engueulades avec ma mère à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve je tape dans la porte et je casse mes affaires puis je m'endors et quand je me réveille je regrette ah, ah, ah le monde me parle tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie ce qui a dans ma tête mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave ce soir tu danses la nuit porte conseil ce soir tu penses ne pense plus à rien rien rien rien a dit tu es comme les autres en fait tu m'apportes que des problèmes dans les de ma vie t façon je le pense pas quand je te disais je t'aime on nous répète qu'avant c'était mieux on croit en l'amour qu'une semaine sur deux le temps passe vite on est des vieux hier un petit m'appelait monsieur par la fenêtre j'attends un signe je pense à mon avenir qui doucement se dessine en attendant je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait un seul sourire et mille pleurs on la surprise comme les kinder Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder Toutes les questions sans réponse se baladent à ma tête La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrête Mais j'écoute que moi et je me répète que C'est pas grave Ce soir tu danses La nuit porte conseil Faut pas qu't'y pense Ne pense plus à rien, rien, rien, rien Avec du public, public coe ils seront nos invités avec nous dans quelques jours Big Floyoli, ça sera jeudi dans un instant 1000 euros à gagner avec Waffle Factory tous les jours. Bim, vous prenez 1000 euros En d'écoute énergie plus 10000 euros en nous écoutant dès 17h, c'est facile non, c'est bien Oui vous, vous inscrivez au 7 10 12 en mettant coe au début de votre message et pour les 1000 euros à gagner dans un instant 0 8 42 48 le sujet des auditeurs ce soir c'est le dernier truc égoïste que vous ayez fait. C'est ça hein Oui, c'est oui, ça. Oui, ça, le dernier. Euh, moi j'ai acheté des bonbons en loose dès sans donner à mon fils ah, je pas les pas, ai planqués dans le placard. Tout au fond, c'est tu sais, tout au fond du placard oh. en, ouais, bon. ouais, Il avait qu'à être grand tu vois, ouais, ouais. Voilà. Ah, Mais non, c'est vrai, des fois, il faut se faire plaisir Mico ouais, Pareil avec mon chat Mico. Ouais, Il a mis tout son... Tout, son, euh, tout la pâté pour chat au fond <rire> Les croquettes, je les ai gardés Pendant le titre, on était en train de parler avec Mico On disait, mais quoi, forcément, quand tu choisis un resto Des fois, tu peux choisir pour toi Plutôt que pour l'autre, quand tu prends un resto à deux bah, c mais, Tu le connais toi, Mico. le resto Non, je, je laisse l'autre personne ah, mais choisir. Moi, jamais Tu choisis en fonction ça, de ce que t'aimes toi. Mais bien sûr, ça me gâcherait la soirée qu'on m'emmène dans un resto. Oui. Ah. Pas bon. En, parce que toute la soirée je vais dire je mange mal et c'est à cause de toi. toi. Mais pourquoi il serait pas bon Parce qu'il y a des restos pas bons et des restos ça sert mais il y a des restos qui sont chers. Moi j'ai moi j'ai mes habitudes. J'ai besoin ah, oui, oh moi oui, parce que oui mais vous, vous, savez, vous savez quoi j'aime bien non, manger. Je suis sûr que les gens vont me dire ce que vous me dites là mais vas-y sors de tes habitudes on va t'emmener ailleurs. Oui. Tu arrives ailleurs. C'est dégueulasse, tu as mal mangé, tu as attendu de plomb et ben tu regrettes ton endroit. Ouais, tu, ouais. Oui, tu peux très bien aimer aussi. À l'inverse, ça peut être super bon. Il veut pas risquer la mauvaise surprise. Mais tu sais que ça a un nom ça, ça s'appelle la vieillesse hein. Vraiment, hein. <rire> hey, tu sais quoi C'est un nom, ça s'appelle le chômage. <rire> c'est ah, ah, un deuxième nom, ça va aller avec le premier. Allez, hop. Allez. Mais tu sais Allez mais je peux ah pas dit tout en plus, c'est complètement faux parce que je suis comme ça depuis que je suis gamin. J'ai ouais, les... toujours été J'ai toujours eu mes habitudes, euh, tu peux dire habitude de vieux vieux, ah, mais oui j'ai eu mes habitudes de vieux jeunes. Il faut te laisser surprendre Quand aussi un je... peu. Laisse-toi surprendre. Ça j'ai pas aimé. Ai pas aimé. Je... non, je suis pas mais... comme ça. C'est pas possible. Un petit peu de piment Si je, si je veux te faire un cadeau alors, et t'emmener dans un restaurant, ah tu ne me suis pas jamais jamais. Si, éventuellement. Ah, si, s'il si, le choisit. <rire> s'il si n'y a paye. pas de piment. <rire> si, si tu payes. <rire> si tu payes. Non, tu au payes. final, j'aime bien qu'on fasse un peu comme j'ai au final décidé de le faire. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire, je vais dire « Allez, vas-y, qu'est-ce que le resto tu veux ?» ouais, ouais, ouais, là, ouais. Et finalement, si on allait… Ah, D'ailleurs, ah. tout à l'heure, on a un dos sur ta vie aussi. ah Ah non, ouais, euh, ça dépend, c'est quoi C'est ta, ta vie peut, à partir du, du 25 novembre par exemple C'est un gros dos on, ou... <rire> on peut en <rire> Tu c'est comment aller Vu l'heure qu'il est non Attention, nous allons jouer avec Tom Ça va Tom Salut Coé, salut toute l'équipe Salut, salut Tom. Tom Tom, tu as été sélectionné pour gagner peut-être 1000 euros ah, Au jeu, au ça jeu Tom, ça beau, quoi. Waffle Factory, on fait un gros bisou aux filles de chez Waffle oui, Factory qu Qui viendront nous brouiller. voir vendredi voilà. En plus c'est génial pour manger tes gaufres Mon ami, puisque tu habites où Uh, Génial, on me <rire> fait des gaufres C'est original Le mec c'est comme s'il habitait à Arissa Il a gagné un stock de merguez C'est quand même beau Bon allez on y va Tom Je n'ai ouais. pas compris ce qu'il faut faire Mais Stu va me l'expliquer Il doit nous faire Enfin il doit de, faire deviner à quelqu'un de l'équipe Trois Elle n'a compris non plus L'orthophonie si, ça va être très bien Fouiller Donc il <rire> doit faire deviner Trois mots en 20 secondes à quelqu'un de l'équipe ah, Il une personne de l'équipe Qu'est-ce qu'il mots En 20 secondes c'est beaucoup Oui mais si C'est deux sur trois déjà à deux il a gagné Ah d'accord ah, voilà. Et Alors choisis quelqu'un de vif, je te propose d'exclure euh Bordes. Bordes. Ah Mais non, je, je suis vif. prends quelqu'un de vif de voilà. Bon, moi j'avais pensé euh, on a un point commun avec Jeff, on aime bien manger donc euh, Parfait. Parfait, parfait, parfait point, super. Donc, on on quoi, quoi, je te rappelle bien. que tu gagnes 1000 euros, pas 1000 gaufres de chez Waffle. Enfin, <rire> je te le <rire> dis quand même euh, oui, au ça. cas de te bon, déçois. Ouais. Allez, attention Jeff, concentre-toi. Allez Jeff, enfoiré. Écoute. C'est parti. Alors, quand le matin, tu, tu mets écoute-le C'est <rire> de la confiture et en dessous, tu mets quoi Du pain, du beurre Non, ouais, du beurre, c'est ça. Voilà. Allez, tes, vite Dans, tes, dans tes sarés, euh, sadomaso, euh, tu te fais souvent... Euh, Fou de fouetter, fouettes, fouettes, avec, fouetter, fouetter Battre, oui, mais, battre L'instrument, l'instrument Le fouet Le, le ouais, fouet Ouais, oh, euh, eh Et ben voilà, c'est bon. Les petits choux, on fait quoi On le fait dans les fourre Ouais, que que... La... Ah, les gars, on est ouais, rentrés on, de... on va vous laisser Excusez-moi, vous venez du Le salon bleu, de l'érotisme de Namur ou quoi Qu'est-ce qu'il ah, se passe On est je... de... les... fourrés On est fourrés Oui Ouais, voilà, voilà moi ligue, a choisi les mots Qui a choisi les mots que, euh... Ça c'est stouff ça, enfin et Quand t'as faim dans une pâtisserie Il est 14h, tous les bons trucs ont été vendus Il reste quoi Des glands Ouais, glans <objectives> ouais, <gro> <rit> oh, Qu'est-ce que c'est que ce jeu ah C'est un ce... rapport avec les gaufres Bon, et ben écoute, en tout cas, c'est gagné Ça a été limite Tom, je suis heureux, je t'offre 1000€ à quelques jours Dis beaucoup, 1000 euros de gagner je t'embrasse fort Passe une belle je soirée as une chérie Oui j'ai une chérie D'accord, comment elle s'appelle Marie, <rire> Marie Je te fais un gros bisou, tu embrasses Marie On va t'envoyer les 1000 euros dans quelques jours Grâce à Waffle Factory, bisous mon pote écoute bientôt je t'embrasse la dernière fois que vous avez été égoïste coach venez nous le dire 0870 42 48 et dans un instant quelqu'un qui a fait une énorme bêtise a été dénoncé on s'en occupe <musique>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 I'm dreaming of If you need me You know where I'll be I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone.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 le balance tapote dans Donald Trump sur énergie Big Flo et Oli seront avec nous jeudi et pour la peine comme j'ai bien aimé ce qu'on fait cette semaine avec Waffle Factory goûtez pour tout le public vendredi si vous avez faim vendredi night avec tous gaufres pour tout le monde tous les matins, c'est Manu dans le 69 sur Énergie. 67% des gens préfèrent un bon resto au sexe. Ah bon Ok. Bah, déjà, la grosse différence, c'est que ça dure quand même beaucoup plus longtemps. <rire> oui. ah, enfin, ah oui. je crois. Oui, oui, <rire> euh... <rire> ouais, Excusez-moi, un bon resto avec des amis, ça peut non, durer 2h30. Euh, euh, me racontez pas que vous durez 2h30. Ouais. À un moment, ouais, ça pas. fait du feu. Manu dans le 69 9 6h-9h30 sur Énergie. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de Chloé quand elle a enfin compris à quoi sert la dérivée d'une fonction. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose pendant les vacances de Noël des stages de révision dans ses 110 centres partout en France. Réservez dès aujourd'hui une place pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia, comprendre, ça s'apprend Qu'est-ce qu'il y a Maman, rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Et, et j'ai noté l'heure sur un papier. Et tu l'as perdu. bah voilà, c'est ça. Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ses rendez-vous sur le site mylanemeilleure-santé.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique. mylanemeilleure-santé.fr, tu dis. C'est ça.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 pendant 12 mois ou de 69 euros par mois vous rapprochez de l'essentiel orange like signifie j'aime offre soumis la condition dont 40 euros par mois remboursé pour les nouveaux clients orange engagement 12 mois minimum détails sur orange .fr. télécharger le pli gratuite sans abonnement avec 150 radio digitalénergie music en Messieurs, dames, notre voyage continue direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut Et en plus, c'est beau À Noël, chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit Offre soumise à condition d'éligibilité, réserve aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros.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 24,99 € par mois. Détails sur sage.fr. Sage! Bamone my ba ba Du er min No levanto gaderas vos cadeaux de Noël. Je sais que vous savez que nous vous réservons des surprises. Continuez de nous écouter tous les soirs sur Énergie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints, de plein d'autres radios. Bonjour à tous les auditeurs qui viennent de... De quelle radio ils peuvent venir De n'importe où, oui, de, de tout. Partout. Partout. De partout. Nous prenons des auditeurs qui viennent d rtl qui viennent... ouais il y a des gens... Bah oui. Des gens qui viennent de de, de de RMC, des gens qui arrivent un peu de partout, qui sont dans la voiture, qui se détendent avec nous. Des gens qui zappent. Qui, zappe, oui. qui, qui arrive, qui nous découvre, qui nous écoute par l'appli. On vous embrasse fort si vous nous écoutez par l'appli. Tous les jours, on se refait l'actu, on s'amuse entre nous. Stouff, parler parlais des cadeaux de Noël. Oui, Sachant non, mais... que les bonnes surprises vont arriver dans notre émission bientôt. oui Où en es-tu Dans mes cadeaux On te offre ce stock de 27 non. doudounes pour ton fils avec cadenas, un... cadenas intégré avec ouais, taser <rire> reconnaissance digitale, c'est pas On, On est fouille. que le 26 Coco, <rire> check toi, ça commence le 25 chez toi apparemment. Ah ouais, chez Coco c'est très tôt. Tiens... Mais chez lui, je suis passé ce matin chez il y a déjà le sapin au pas. bureau, il y a le sapin. Eh oui, il y a du sapin partout. Vous avez mon sapin Vous ouais, ouais, mon... Ouais. que qui qui me suit sur Insta dans le public Qui vous avez vu tu me suis pas toi au premier rang là-bas, vas-y, vas fais-le tout de suite. De suite. Non, douite. Allô Attends, je le mets je rigole pas. Vite. OK, j'appelle la sécu. Sécurité Elle veut <rire> pas me suivre. Non mais, tu as pour dire que j'ai mis mon sapin en photo hier. Ouais, J'étais ouais, trop ouais, fier, ouais. je l'ai ouais, mis ouais. sur Insta. Quoi Non mais tu as mis ton Insta et tu as mis la musique qui va d'ailleurs. Vas-y, t'engueules, la mairie de Paris, tu euh, t'engueules les villes de France, que tu t'engueules Nantes quand tu mettent <rire> les éclairages dans les rues. Mais j'en peux plus de toi le 25 novembre, en fait, j'en peux plus. Pourquoi Mais parce que regarde, tu as mis ta, la photo de ton sapin. Oui, j'ai j'ai même filmé. Oui, et avec cette musique là. Bah oui I don't Au bureau want ce matin. Comment Au bureau, tu as mis que des musiques de Noël dans celle-là. attends, mais tu rigoles un peu Non mais dans sa voiture, tu sais ce qu'il écoute comme musique Non. I don't <rire> want to lose it Christmas. Quand il fait son jogging ah. <rire> moi, bon, eh, On va en bouffer. Hein. Moi je sais même qu'il a changé sa sonorerie téléphone et il a mis ça. <rire> il, il paraît que même quand il ouvre la porte du frigo, ça donne un truc genre... Vous que le quoi. premier morceau qu'il a mixé au Black Eyed Pea, c'était ça aussi. C'est là N'importe quoi. T'es sûr que c'était ça là N'importe quoi. Et là, vous savez ce que j'écoute, là C'est ce que j'écoute dans mon casque. Et je ne le ferai pas écouter, vous méritez pas. D'accord Et quand je vais aux toilettes Alors Surtout aux toilettes. Même quand je mixe. que, que tu es, es que licorne oh, tu es pressé que la neige tombe t'en peux plus je vais vous dire un, un gosse j'adore noël j'ai toujours le... aimé noël j'ai toujours trouvé que c'était une période où même quand tu des galères des machins où tu te sens seul et, et voilà Et je trouve que c'est une J'aime Noël J'aime l'ambiance J'aime le vin chaud Alors que j'aime pas le vin Ah oui il un vin chaud ce week aussi Oui c'est vrai Il était <rire> dégueulasse Et donc j'aime me promener voilà J'aime cette ambiance De les gens sont là Ils s'aiment bien il a des Quoi C'est une hypocrisie ah ouais. mais euh... Le prochain qui met une photo de sapin Moi, là, moi alors les commerçants musique. Les commerçants qui te calculent pas toute l'année Et là Bonne fête Bonne fête de fin de l'année Mais enfin t'es pas obligé d'aller voir les commerçants euh, moi, Et le sol en main Ils te calculent plus Et c'est fini Bonne f et si non mais moi j'ai quelque chose de génial même, la période de Noël vous savez je crois que tu kiffes Même quand il fait froid Même quand il fait froid Là on est en hiver Il fait très froid ouais. Je pas quand il pleut Mais quand il fait très froid Et qu'il y a du brouillard <rire> a Je que... kiffe ce temps Il n'y a que toi qui kiffes ça C'est Noël Avec le brouillard oui, avec Noël ça. quand il fait 25 degrés je... Moi je pourrais pas passer Noël Dans les tropiques C'est impossible Ah c'est chambé tu tu sais, Mais dans... non Mais dans non mais la Tu la vois rue. le père Noël en short Bien sûr Mais non Mais non Mais t'inquiète Il a quand même la guirlande et les boules hein. Je vois trop Coco dans la rue Avec la buée Tu sais Ah C'est un coup de fil bah je te rappelle. Vous ne savez pas aimer, vous n'avez pas de coeur et vous n'aimez pas cette période de On n'a pas on n'a pas de coeur OK. Donc c'est pas grave. On est égoïste. Et pourtant, moi je veux dire le Noël, je fais pas grand-chose pour Noël. J'ai c'est la période où j'ai pas les enfants et tout machin. Ah, tu fais même pas les cadeaux Mais si, mais le 25. Le 24 au soir. Eh, 24 au soir, quoi Tu es tout seul Je suis tout seul. Oh, arrête. regarde Arthur à la télé. j'ai des limites, non plus. Mais mais c'est vrai, je suis parce que j'ai mes enfants le lendemain. Et le ah. Non mais le chat, c'est vrai tu es tout seul Mais oui, tu veux venir à la maison Alors voilà ce que je ne veux pas. <rire> Qu'on m'invite chez des gens, parce que j'ai pas du tout envie de partager la table de gens que je ne connais pas à qui tu vas souhaiter Noël. Je n'ai pas envie. Mais non, mais tu vas pas chez des gens que tu connais pas. Mais chez nous, viens chez nous. tu connais Il est fou, lui. Je sais pas comment on doit le prendre, en fait. Ah oui, non, chez toi Ah oui, peut-être. Ah non, ils ont pas, non. Je me fais mon petit repas. Ça dépend ce que t'as à manger. Noël dernier, j'étais couché à 22h30. Mais c'est glauque. Mais non, parce que je kiffe le 25, je déplace ça au 25. Mais tu sais quoi, la magie de Noël, c'est pas un soir cœur tous les jours. Oh, c'est beau oh là là. Alors, ça va Voilà, euh... voilà très ouais. bien, voilà. Et petits lutins, tout ça, je dékiffe, moi. Ouais. Ouais, ah bah il... ouais, on a vu. <rire> <rire> on va mettre avec bandage. Il y a une info, les amis, qui est sortie aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec Noël, mais je voulais vous en parler. Ça fait partie des choses importantes et intéressantes de l'émission, que vous pourrez ressortir à, à vos amis ce week-end. C'est quoi Je vous la lis, mmh. telle qu'elle. C'est arrivé en alerte sur vos téléphones portables cet après-midi. Un actif sur 5, un actif de oui, la société, ah. sur 5 présente un trouble mental, non. un actif sur 5 présente un trouble mental, 1, 2, 3, 4, 5, salut Bordas, <rire> comme toi ah, à pardon, excuse-moi on a dit un actif, Bref. merci de nous avoir choisi, 19h30 on est sur ah, tu m'as coincé ah, le voilà. dos, toujours moi, c'est la magie de Noël Enfant des villes Ou enfant des fois On se fait tous une île Pour aller bien à l'horizon Pas de boulot C'est pas qu'on est con, non C'est qu'on l'étranger Alors on traque Un peu de joie Pour porter le sac Quand ça va pas Et demain l'horloge S'arrêtera Comme dirait Georges Ça va de soi On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. On passe à pleurer sa mancette dans nos valises C'est du temps qui casse le dos Qui nous le brise Oublier l'horloge Qui tourne et nous tue Comme dirait Georges Bien entendu On ira faire la fête On ira faire les rois Pour se vider la tête Tout oublié tu vois On ira faire la fête On ira faire les rois Pour se vider la tête Pourrier Pourrier Pourrier Pourrier Il y a plus ni futur ni passé il y a plus ni futur ni passé faire les rois pour son vie l'ante Merci d'être là, avec nous <rire> Allez, c'est bon, arrêtez, arrêtez, arrêtez, avec ça. Arrêtez, ça me saoule, arrêtez. Non. Ah, téléphone. Oui, Maria mm -hmm, Il se moque, je sais. On fait un gros bisou à William qui habite Paris. Ça va, William Salut, salut toute l'équipe. Ça va, William, t'es en pleine forme Ouais, ça va plutôt pas mal. William, quelle est la dernière fois que tu as été égoïste Égoïste bah, En fait, il <rire> n'y a pas si longtemps, en fait. Genre, il n'y a pas le week-end là, mais le week-end d'avant, euh, je, je me suis fait plaisir, j'adore bien manger, je me suis acheté une jambe hyper chère. Et euh, le problème, c'est que j'en ai acheté que pour moi, pas pour ma copine. Elle, je lui ai préparé un, un steak euh, assez conclu en 3 minutes. Et en fait... Euh, mais en, en, en vrai, je ne sais pas, rassurez-moi. Déjà, le fait de vous en parler, c'est que j'ai fait de d'aller mieux. Ouais. De de, de C'est une thérapie. Allonge-toi ouais, ouais, ouais. ouais. un non, c'est ouais. la raison bah, je, je vais te raconter avec vous. Ouais, je t'ai fait une fois, j'avais à l'époque et deux, je vais acheter deux plats chez un traiteur et il y en avait un mec qui me faisait kiffer à mort et il y en avait pas deux. OK Donc j'ai pris un deuxième un peu le même genre du poisson mais pas aussi bon que celui que je suis Et là tu rentres chez toi mec et tu te dis pourvu que ta nana prenne celui que tu veux pas Ouais. Et, disait, et je suis arrivé et j'ai dit Tu veux lequel Elle va me niquer sur ce coup-là Donc j'ai préparé les deux et j'ai pas laissé le choix J'ai mis, mis le truc là-bas, j'ai dit pris un truc Le gars m'a c'était le dernier, il en restait plus Mais c'est la même chose avec le les gâteaux de... que tu choisis à la boulangerie Pour le dimanche quand tu es plusieurs Mais oui, ah oui bien, bien sûr là, bien bien bien. tu prends des pains au de chocolat Après t'achètes des merdouilles moches voilà. Qui restent là les glands ouais. Les glands crémeux, et les machins Tu ouvres la boîte, tu ne mates que le truc Qui est dans un coin, tu te dis pourvu Et dès qu'il y a un mec qui dit Je vais prendre un bout de celui-là, euh tu ne le dis pas, mais tu as envie de dire « Mais putain, mais tu peux pas manger chez toi ah, !» enfin. <rire> oh, Et là, et là vrai, si le mec n'est pas trop con, il dit « On partage en petit bout et toi qui te voyais bouffer le truc énorme, tu as que des petits bouts. <rire> Comme ça. <rire> ah, c'est un support, mais je suis resté un enfant. Je te fais un bisou, William, à bientôt. Bisous à tous. Ciao. Salut mon ami. William, la dernière fois, Sonia, pardon, à tour, la dernière fois que tu as été égoïste, c'était quand Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir ça va Vous allez me huer, j'ai fait un truc très mauvais, très très, très mal. Je te huis Attends, qu'elle le dise oui. peut-être Non, je l'ai eu d'abord. <rire> j'ai euh, vendu la PlayStation de mon fils. Ah oh, non, ça c'est pas bien oh, Non mais ça, on ça... C'est honteux. On fait, ça. On, fait ça. Non, on fait pas ça Non, on fait pas ça. non non Tu l'as vendu. J'avais un voyage de prévu et... Euh, mais c'est à ton fils Mais même Tu sais chais, rentons Il a 10 ans. Oh oh, il est dans l'âge en plus. Mais quest que bah, et as dit quoi il... Il de... bah, je lui ai fait croire qu'on avait eu une grosse coupure et que là, elle avait pris feu. Ah, tu <rire> Et que j'ai pas de la jeter. Tu coup. sais que tu vas aller en enfer Ah oui. Je sais. <rire> tu seras mais dévoré pendant 5000 faire. ans par Pac-Man. <rire> tu la reventes une. Mais son père est vraiment va lui en acheter une On est dans les couples divorcés. Oui. Oh là là prend les sous et pas parachette. Elle belle mentalité, bravo bravo. Un cliché. Mmh. <rire> Bisous Sonia. Je ne vous pas. Je t'embrasse. Je t'embrasse même si tu ne mérites pas. Je rattrape mon bisou et je <rire> le donnerai quel... et je le donnerai à quelqu'un de méritant. Salut Sonia. <rire> je te dis même pas salut, je reprends mon salut. Et je le donnerai à, à quelqu'un de méritant. Sonia. Tout simplement Je ne dirais même les plus ton prénom Je le reprends ton prénom <rire> Toi au bout du fil ah, ah. C'est pas nous les méchants dis oh. Au revoir, oh. au revoir oh. inconnu Je reprends moi au revoir Je reprends <rire> <au revoir>. l'appel <rire> des... Caroline <rire> Abit Poitiers, elle va balancer sa copine alors J'adore le sujet, écoutez ça ouais. C'est magique, on a le temps de le faire ouais Le balance ton pote ou le de ta pote Vous nous écrivez coé euh, à Et même. vous nous dites si vous savez qu'un de vos amis pique des trucs dans les supermarchés c'est que des petites choses voilà oui à, très grave voilà oui. gruger 2-3 trucs à droite à gauche et alors Caroline va nous balancer Inès ça va Caroline salut Coé salut à tous salut ma petites. belle va va. Salut. salut à toi café Inès alors Inès pff, elle me, franchement elle me fait honte quoi alors c'est une pote en fait elle a, elle a une seule habitude et qu'elle aime bien se greffer aux petites fêtes qui sont organisées dans les villages à côté de chez elle et en gros bah, elle va taxer les toasts euh, là où elle est pas invitée quoi ah -ce, ouais. que ce que je vous ai dit peut tape ouais. mais alors elle tu... fait ah quoi ouais, elle ça. fait les anniversaires en fait, quand elle voit qu'il y a du monde genre dans une salle des fêtes, elle se trouve qu'il y a un événement mais donc elle, elle y va, puis elle s'incruste elle fait genre, elle connaît euh, la personne qui fait son anniversaire alors que pas du tout mais et le pire, c'est qu'elle oui. l'a fait pour un enterrement quand même. Oh un Non, genre, non, non une... Mais excuse-moi, d'où il y a une fête à un enterrement Non, mais il y a si toujours un café oui. après ah, un truc excuse, Mais les gens se réunissent, la famille se réunit pour... C'est horrible C'est horrible Surtout s'il a été incinéré, faire des petits fourves là le bon goût Ah, arrête Putain, non, je vais pas prendre celui-là. C'était pas oh, oh. Quelle horreur. Moi, papi, quelle horreur. Bon, et, euh, et elle a fait mais elle fait les mariages aussi. Il me semble qu'elle en a fait un. Alors après moi, bon, elle fait pas ça tous les week-ends non plus, mais bon, quand elle passe devant une salle des fêtes, genre elle voit du monde, parce parce que, Je voilà. crois que les mariages et les enterrements, alors les enterrements, la fête est moins dingue, mais les mariages, c'est le plus facile oui. parce que souvent ouais. quand tu les cousins des cousins Oui. Alors sauf s'ils sont 8 à table hein. Là je tu te fais pas. vite goler. Euh, tu vois ou voilà ou tu tombes sur toute une famille entièrement de blagues qui est venue et tout, toi toi tu es le seul blanc par exemple. Ça va falloir trouver une imagination pour dire je suis le frère de la mariée. Oui oui, oui. Bah, la mariée pas. arrive, elle vient du Cameroun, dit bon autant pour moi. Alors oui, c'était une famille, <rire> mon père a beaucoup voyagé. Tu peux te faire goler. Tu vois mais euh, mais, mais ça passe, oui. les mariages c'est là où ça passe. Oui, ouais, parce que même quand tu as des mariages mixtes de cultures différentes, tu peux toujours dire que tu es un ami. Mais, mais euh, ouais, pas censé connaître tout voilà. Ça, ça marche. Je l'appelle, je suis qui Donnez-moi un nom. Je suis le traiteur. cela La police, ça marche pas. Je suis le traiteur et je dégoulais. Pierre ah Martinet. <rire> je, suis le nôtre. je suis le traiteur intraitable. Mais arrêtez, je peux pas m'appeler Pierre Martinet. Jean-Pierre Fourré. Sylvain Le Nôtre. <rire> <rire> <rires> oh, mais euh, vous êtes payé pour dire un truc bien une fois ou pas Jean-Michel Toast. <rire> <rire> Eric Canapé. Bernard Banquet. allez Joël coupe <rire> Qu'est-ce qui manque Pascal Foigras Joséphine Fiasmenté On en est où oh, Le canapé c'est pas mal hein. Je vais pas m'appeler Sylvan Canapé ja non, non, Robert, non. Robert Jartière non, Bernard Coquille <rire> ça, passe. ça passe Alors ça n'a aucun rapport mais ça passe mieux Bernard Coquille Ça n'a aucun rapport Bon j'appelle J'suis le traiteur Pierre Martini ah, Jacques Coquille Pourquoi Je sais pas celui qui. est puis monsieur Reblochon. C'était intéressant il serait vraiment ah, bon, derrière monsieur Pascalic. Joël Reblochon. Non. Joël Reblochon. <rire> vous allez rire. Allô Allô Oui, bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes Inès Oui, c'est ça oui. Bonsoir, je suis bonsoir. Euh, vous connaissez peut-être pas, euh, je suis le je suis traiteur à Gisors. À Gisors Oui. Non, je vous connais pas, non. voilà Je vous appelle parce que c'est moi qui fais la plupart des réceptions dans les salles polyvalentes. Château de Boury, ah la, la, la grande du, du, du Tulipier, vous connaissez tout ça oui, oui, oui. Vous voyez oui, qui que je suis peut-être, oui. je suis, je fais beaucoup de choses comme ça. Non, bah, je vois pas qui vous êtes, non. bah Moi je vois bien qui vous êtes, madame. Bah, vous voyez qui je suis, comment ça Chaque fois que je fais une, ré une réception, vous êtes là, madame. Alors, Et alors Donc, où vous connaissez toutes les familles de la région et dès qu'il y a quelque chose, vous venez. Ou alors, vous êtes une incrusteuse. Une quoi Vous avez compris, une incrusteuse. Une incrusteuse Vous incrustez. Non, mais je fais pas ça, moi, monsieur. Madame, je, j on a vérifié, on a discuté la dernière fois. Personne vous connaissait. Moi, je vous avais déjà repéré. Elle est connue, votre combine. Vous mangez, vous picolez à l'œil. Elle est connue. C'est bon. Donc, des fois, il faut dire oui, je le fais. Euh, oui, je le fais, plutôt que... Voilà, vous savez comment c'est après, dépôt de plainte, usurpation, voilà. Et tout y quanti Pardon, comptit. mais vous êtes la police ou... non, non, non, non, non, non, madame, je, je, je mène ma petite enquête, je vous avez vu plusieurs fois, ça commence à être pénible. Alors admettons que vous vous incrustiez, parce que vous vous incrustez, madame. Vous êtes incrusté à un enterrement, madame. Euh, pardon, j'ai jamais vous, fait vous ça. Vous êtes incrusté à un enterrement, madame. Les familles se sont plaintes, les familles ont regardé les vidéos, personne ne vous connaissait. Bon écoutez euh, je ça, ça, ça m'est peut-être arrivé une fois. Voilà, bah voilà, on voilà, on commence hein, parce que allez, puis généralement quand on commence à tirer sur le fil, il y a la moitié du pull qui part avec. Donc à mon avis, vous l'avez pas fait qu'une fois. Je vous trouve assez grossier monsieur. Madame, non, pull, excusez-moi, je vois <rire> pas ce qu'être grossier ni dans fil ni dans pull. de quoi ouais, je suis grossier dans ce que je viens de dire Non, mais c'est vous, vous qui grossier, venez voler, la... c'est vous qui venez voler les gens. Alors avant de faire des leçons de syntaxe et de vocabulaire, vous ferez des leçons de savoir-vivre madame. Mmh. Voilà, pas mieux à dire mmh. non plus. Donc, mmh. un enterrement peut-être, oui. vous avez fait aussi d'autres choses. On discute, on est ah entre bon. nous, sinon c'est police, donc. Dites-moi. Dites-moi vous. Je veux bien vous dire moi, mais bon. Allez-y. Non, non, mais... Euh, Madame, j'ai fait mon écoutez. calcul, vous en êtes à 14 formules, à 89 euros pour l'instant, rapidement, à vue de nez. Donc, dites-moi oui, oui, je l'ai fait. Non mais vous tenez des comptes en plus Madame, bah, je suis traiteur, c'est mon métier madame C'est mon gagne-pain, évidemment je tiens des comptes Vous ouais, croyez euh... que je distribue du, du, du feuilleté comme ça par plaisir C'est payant madame, je gagne ma vie hein Ben écoutez euh, C'est drôlement bon ce que vous faites quoi. Je vous remercie, <rire> ouais, vous allez pas m'amadouer ouais. avec ça Mais je vous remercie quand même Maintenant je, je vous pose je... la question, combien de fois l'avez-vous fait à peu près Mais je ne sais pas monsieur, je ne, sais pas, je ne tiens pas de compte De mon côté, écoutez Il m'arrive de temps en temps de euh, de, de, de, ouais, de participer aux sauteries euh, avec les gens du village mais c'est pas non ouais, plus les euh, euh, pas... sauteries, moi je, je commence à faire cher hein. Ouais. donc moi j'en suis approximativement 14 formules et 89 euros ça fait ouais. du 800 on ouais. est à peu près à 1200 euros pour l'instant vous êtes une incrusteuse donc hein, parce que tout à l'heure quand je vous l'ai dit moi, que vous êtes une incrusteuse Écoutez, je crois que je vais raccrocher parce que je vous trouve un peu... Madame, vous êtes... Non, je suis pas... Non, de... madame, de... du nom vous De la part d'une voleuse, on n'est pas un peu... Non Il y a deux minutes, vous me disiez que vous faisiez rien. Maintenant, c'est vous. Ah Ah Alors, les pièces montées, je vous les compte pas. Parce que je les ah oui, achète... parce que vous allez me faire payer, en plus. Non, oui, mais les pièces montées, je les achète chez Métro. C'est une arnaque, bon, ça, c'est autre chose. Euh... Non, mais attendez, ils vous ont payé, les non, gens. Mais ça, euh... madame, ah non, mais ça, madame, écoutez... Eh... Donc euh, comment on il fait parce que moi je vais vous cramer moi, moi je vais écoute-moi toi. Moi je vais te cramer dans toutes les salles de la ville, je connais du monde. J'ai le bras long Gisor. Donc, il y a un moment donné, tu rentres plus nulle part si je dis quoi que ce soit. Mais donc, ce sera cramé comme un oui. gigo, <rire> blague de traiteur Alors Alors, on s'excuse On s'excuse On s'excuse. On dit que je le ferai plus. Je ne ferai plus. Alors, on répète après moi. Non, je non, ne le ferai je... pas. Je ne le ferai pas. Oui. Je ne le ferai plus. Non, je ne, je pas ne pas le ferai le vous, le je pas. Je ne le ferai plus. Sinon, c'est police. Je ne le ferai police. plus. Police, mais attendez, ces gens vous ont les... payé. Je... je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Jurez-le sur la tête de Pierre Martinet. De qui Pierre Martinet. Le traiteur a Martinet. Le traiteur a Martinet Martinet, Martinet. Martinet c'est à la plage. Ah Martinet, Martinet le, le traiteur le, à la plage. Martin. Le enfin le traiteur à table. Le gars des boîtes de lentilles. l'étape. Lui-même. Il fait pas que des boîtes de lentilles madame respect à sa mémoire s'il vous plaît. Il y a aussi des coquillottes au jambon alors euh, ah, ah, en bas. Clément Bert. les bêtes. rouges de Pierre Martinet ça valait quelque chose. Paul Lechon. Caroline. Oui. Elle avoué, C'est ah une incrusteuse, ouais. c'est une ah la, incrusteuse, incrusteuse, incrusteuse ah, va Inès, je présente ta pote qui s'appelle Caroline, je m'appelle Coye, on est sur énergie, je suis interlétable, interlétable, interlétable. <rire> Incrusteuse, <rire> incrusteuse, incrusteuse, des enterrements, mais comment tu peux faire ça Ça se fait pas <rire> Vous êtes des beaux Oui bah, oh, bah genre, euh, On n'est pas des voleurs ouais, On n'est pas les incrusteuses à tout de suite on revient Et à 20h le ricochet Elle a gagné la somme folle De 50 000 euros En écoutant Énergie, énergie. Carine oui. Énergie t'offre 50 000 euros Cash pour toi ça. ma petite Carine 50 000.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 fois architecte, directeur des achats et des travaux, il sait tout faire. Lui, c'est Barnabé, Barnabé béton, entrepreneur du bâtiment et son nouveau Citroën Berlingo jusqu'à 1000 kg de charge utile est l'utilitaire de l'année 2019. Nouveau Citroën Berlingo comme vous, il sait tout faire. Pendant les jours pro, profitez-en à partir de 139 € par mois avec cabine extenso offerte. Citroën. Crédit by 60 mois 75000 km, premier loyer de 1909 € offre d'accumulateur réservée aux valable jusqu'au 30 novembre sous réserve d'acceptation crédit part, détails sur citroen.fr. Rentrer chez soi. Savoir que ses moindres désirs sont exaucés. Tout est rangé, lavé, repassé comme on l'aurait fait, sauf que l'on n'a rien fait. Sinon, demander et être écouté, être compris, être conquis. Avec Shiva, ménage repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez-nous au 0811 46 46 46 au prix d'un appel local. Ou sur À vos marques, prêt On joue à Best of Logo sur énergie. Question, quel est le premier fromage fondu vendu en portion euh, euh la vache sympa, non Non, c'est pas ça. Si je te dis le soleil vient de se lever, encore une belle journée, tu me dis Ah bah je dis que c'est bien. Quelle boisson a pour logo deux taureaux rouges Alors là du coup, c'est la vache sympa. Le catalogue le plus imprimé au monde, plus que la Bible. Pour gagner à Best of Logo, euh, il faut vite euh, prendre ses marques. Bon, Best of Logo, c'est près de 1600 questions ludiques pour tester sa culture marque. Logo mystère, produit culte, à vous de jouer avec Best of Logo. Un jeu lancé. c'est pour être quoi ça euh... non,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 détail sur dsautomobile.fr Envie d'un repas complet, gourmand et inédit Bienvenue chez Waffle Factory. Des gaufres à tomber pour une vraie pause salée ou sucrée. succombez à nos nombreuses recettes dans l'un de nos 50 restaurants à retrouver sur waffelfactory.com. Pour votre santé, bougez plus. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu Vous avez deux heures. Chez Free, le forfait mobile avec deux heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 euros par mois et 0 euro par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr Pas besoin de musique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 voire conditions en ligne. Avec le pack Open Up Fibre Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec mon pack Open Up Fibre, j'ai un super débit et deux décodeurs tv HD pour profiter de tous mes contenus sur tous mes écrans en même temps. Moi, avec mon pack Open Up, j'ai un forfait mobile 50 gigas pour partager mes vidéos de Noël. Bah, ma vidéo de bûche a plus de like que la tienne. Le pack Open Up Fibre 50 gigas est à 29,99 euros par mois pendant 12 mois ou lieu de 69,99 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Like signifie j'aime, offre soumise à condition dont 40 euros par mois remboursés Détails sur orange.fr. Pas besoin de musique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 Leclerc. Chéri, je réfléchissais au menu pour les fêtes de fin d'année. On va peut-être se faciliter la tâche. Viens voir tout ce que propose le service traiteur Leclerc. Mmh, mais ça a l'air très bon ça. Super Ben à partir de là, je m'occupe de tout l'apéritif, les entrées, les plats, les desserts. Je choisis, je commande en ligne ou en magasin et je retire dans le Leclerc de mon choix. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc en ligne ou en magasin. Commandes et modalités en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Hmm, attends, ça ça a l'air très très bon. Ah OK, ça aussi. Mais tu sais qu'il faut choisir quand même. Oh, non Au fait, Antoine, C'est bon, j'ai mon rendez-vous. bah C'était facile en fait. Oh, c'est pas vrai, c'est bien. Avec Sophie Non, non, non. Ah, avec Marie alors Non, non plus. Attends, pas Céline quand même. Mais non, chez Ford Service. J'ai même eu 30 euros de remise. Mais comment tu as fait Obtenir un rendez-vous en ligne n'a jamais été aussi facile chez Ford Service. Pour tous les clients Ford, profitez de 30 euros de remise exceptionnelle sur votre révision en réservant sur Ford.fr avec le code R30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 Oui je reviens dans 3 minutes Mais nous allons faire un grand test Vous ne le saviez peut-être pas Mais il y a les Miss France Elles ont toutes été sélectionnées oui. Est-ce que vous saviez que les Miss France Répondent toutes à un texte bien particulier Un test de culture générale bah, Oui Eh oh. bien si, si, si quand même ah, si. Ah, bah, si. Ah, Comment si. ça va ah, ah, oui, bah, Arrête si, Eh que... ah, bien le public Et en plus ce soir il y a plein de jolies filles oui. Le public Je vous poserai tout à l'heure ce questionnaire Dans quelques secondes le quiz Miss France Pour savoir si vous avez le niveau, les mecs aussi, je poserai des questions en même temps. Oui, ah oui, il pas de raison. C'est marrant, là, il y détendu depuis deux secondes fois. Enfin, il se baisse la tête, il si se <rire> allez, allez, ça va se passer, on est là jusqu'à quelle heure Jusqu'à 20h. 17h20, c'est Coé sur Énergie. Jusqu'à 20h, mais comment j'ai pu oublier Dans six minutes. Comment